Bonsoir, soyez bienvenus pour un nouvel épisode de, de Grand Prix sur Next Gen Auto. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, euh, les amis, après un Grand Prix de Grande-Bretagne, ma foi, euh, morne, triste et sans euh, véritable intérêt, euh, bien entendu, puisque je n'ai rien passé pendant ce, ce Grand Prix. Pas, pas... Pas j'sais pas, j'sais pas, je, je sais pas, j'étais pas. je n'ai pas regardé, je ne sais pas, je vous contourne. Je lis ce qu'on m'a écrit, sur... qu écrit sur mes notes. Euh... Rien de surprenant, non, écoutez, on a, on a de quoi... Euh... On a de quoi en dire ce soir, parce qu'il s'en est passé mais alors dans tous les sens, littéralement, pour ce pauvre Guan Yu euh, Heureusement, on est bien content que tout soit bien terminé, que ce soit pour lui ou pour Alex Albon, bien évidemment. Euh, et donc, on va revenir bien sur l'intégralité des courses marquées et faites par les pilotes. alors autant vous dire que les courses d'Alex Albon de George Russell et, et les Gondos ça, ça va aller assez vite on va, voilà, ça, ça, va être, ça va être plutôt rapide mais par contre les autres il y aura des choses à dire bien évidemment après ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne remporté donc par Carlos Sainz devant Sergio Perez et Lewis Hamilton euh, et autant vous dire que chez Ferrari on, on est ravis visiblement est pas de Grand problème, et c'est d'ailleurs évidemment de Ferrari dont on parlera en premier oui, mais avant je vous présente mes très sympathiques camarades comme toujours on avait commencé par Alex qui maintenant est en haut à droite Ah, c'est formidable, alors oui, on, on vous donne les secrets de fabrication ici, c'est le premier à avoir cliqué sur le lien que j'ai envoyé donc euh, il a eu <rire> le droit d'avoir la, la pole position comment va Alex ça va, ça va, mais il ne faut pas oublier que c'est le dimanche qu'on marque des points et on n'est que lundi donc euh, la semaine reste encore très longue et oui, car en plus c'est une semaine de course il ne faut pas l'oublier, ne pas euh, trop se disperser on, on marque des points le samedi aussi vrai, ouais, on ça marque ça. des points tout le temps de toute façon hein, sur les, les Calibus Springs, ce qui est plutôt sympathique Manu, comment il va ben ça va, bonsoir à tous, écoute, euh, je suis un week-end riche en émotions et puis euh, ça, a été, ça a été intense. Content que tout soit bien terminé, c'est vrai qu'on on a encore un peu ce sentiment à la Barène 2020 où on sait qu'on n'est pas passé loin de quelque chose de dramatique, donc euh, c'est toujours un peu bizarre le lendemain de, de, de revenir là-dessus en se disant que bah, ça aurait pu être bien pire et que finalement on s'en tire bien, mais l'essentiel c'est de pouvoir le dire. Donc euh, voilà, on va pouvoir aussi parler sport et pas uniquement euh, de l'accident du premier virage, donc c'est quand même une très bonne chose. Ni de l'accident de la F2, ni de, de l'accident des McLaren jeudi. Enfin voilà, au moins on peut, on peut véritablement parler parler, sport Parce que moi je suis désolé, celui qui s'est pris le plus gros coup dans la gueule, ça reste quand même l'Andonoris, Norris, surtout ce week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, parce que le coup de ballon dans la tête était assez, assez violent. Et merci le chat qui nous corrige évidemment, ce n'est pas une semaine de course, c'est une semaine de sprint bien évidemment, le F1 sprint qui revient. Euh, et on en parlera la semaine prochaine. Comment va Franck ce soir C'est tout ce qui nous attend Salut, <rire> ça va, ça va, très bien. Euh, voilà, une petite, petite semaine un peu, un peu difficile. Euh, voilà, J'ai rechopé la, la fameuse bébête chinoise pour la deuxième fois de suite en deux mois, donc j'étais ravi. Euh, mais bon, Twitch veut s'achoir, donc Franck va bien. Et Franck est heureux de débriefer avec vous ce soir. Le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 à Silverstone, 1067e Grand Prix de l'histoire, le 13e podium de suite de Lewis Hamilton. que c'était formidable! Voilà. <rire> on dirait, dirait Jean-Luc Monsek qui présentait les Grands Prix à l'époque, vous vous souvenez, quand il était dans, dans les années 90. Et ici, donc, les chiffres de ce Grand Prix du Pacifique, c'est la 564e manche du championnat du monde de Formule 1 depuis. <rire> c'est toujours très, très factuel, euh, bien évidemment. Maintenant, ça pose les bases. Twitch, c'est quand même la, la réalité, le chat est quand même beaucoup plus malin. Euh, comme vous savez que Franck est évidemment un, un, un fan inconditionnel de Max Verstappen, en tout cas si on en lit les commentaires qui étaient publiés sur les articles, évidemment il n'est que triste et déçu de la course de Max qui a été... Euh Euh, rendu difficile par sa, par sa Red Bull toute cassée. Si vous avez suivi le Grand Prix sur F1 TV, sachez que cette phrase, vous l'avez entendue au moins 18 fois. C'est <rire> absolument incroyable. Elle était toute cassée, la, la Red Bull de Max. Mais on commence par Ferrari, parce que, écoutez, Ferrari qui gagne, ça a été quand même plus arrivé depuis un bail, euh, et depuis la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix d'Australie. Euh, si je ne m'abuse, rendez-vous compte. On votait à l'époque pour un président. Rendez-vous compte <rire> à quel point c'était longtemps. C'était il y a quelques mois, hein, ouais, trois mois. On était la merde. On se va dire, dis donc, bah, <rire> allez, <rire> <rire> tu es comme ça. Là. Un numéro <rire> comme ça. Euh, mais du coup, c'est désormais Carlos Sainz qui a rejoint le rang des vainqueurs en Grand Prix. Euh, Carlos Sainz, c'est très fort. Moi, je suis toujours euh, très impressionné par ce qu'il arrive à faire parce qu'être champion du monde des rallyes, remporté le Dakar et en plus, maintenant, gagner un Grand Prix de Formule 1. Euh, c'est quand même très fort dans une, dans une même carrière. Et je remarque que ça n'a pas fait ne serait-ce que sourire l'un de mes euh, comparses. Donc, je vais tout de suite ranger toutes les bagues ce soir. C'est ce émission sérieuse, bien évidemment. Je l'ai bien compris. Pas compris. De quoi il <rire> parle Il est complètement A, A Formule 1, A Formule 1 mais A pas compris reste. Hein. Ferrari je vois, Carlos Sainz je sais qui mais il reste. <rire> qu'une idée là je. Beaucoup de difficultés mais bon oui, ouais, c'est pas c'est un joueur de golf surtout. <rire> moi oh, tout ce que je retiens c'est les barbecues dans la maison de, de Palma des Mayors qu'on voit sur Netflix le reste bon, je savais même chiant. pas qu'ils faisaient de la formule 1 mais du coup est euh, Carlos Sainz il vient avec 3 ,7 secondes 7 d'avance alors qu'il est parti de la pole position au week-end où il a dominé euh, outrageusement comment ça c'est pas le cas et c'était <rire> l'un des pires week-ends de sa saison et il arrive à nous faire pole les victoires là-dedans euh, c'est quand même très fort ça fait je ne sais pas ce que vous en pensez et... ouais c'est une chose. victoire pour moi ça resterait comme une victoire paradoxale pour Sainz. alors bien sûr il fait le plein de confiance sur le plan comptable parce que euh, pour le plus victoire si on regarde de loin le week-end on se dit tiens il a dominé euh, c'est la, la seconde plus longue attente pour un pilote de F1 avant qu'il signe une pole ou un grand prix parce qu'il a fallu 150 grand prix pour lui pour y arriver et seul euh, Sergio Pérez avait attendu euh, plus longtemps mais pour moi il ne faut pas que... À mon avis, alors oui, bravo à Sainz, mais il ne faut pas que ce, ce, cet arbre de la victoire euh, finalement cache la, la forêt d'un dimanche qui aura été, pour moi, décevant pour Sainz parce qu'il aura mis en lumière deux de ses euh, principales faiblesses, c'est-à-dire une certaine fébrilité de résistance à la pression. C'est son erreur en début de course, hein. il rate un virage et euh, Max Verstappen en profite pour en repasser. Alors on n'en parle pas parce que Verstappen avait eu euh, sa Red Bull toute cassée, mais... Mm -hmm on en aurait parlé beaucoup plus si Verstappen avait emporté devant les, les Ferrari, donc ça c'est le, euh, le premier mauvais côté de Sainz qu'on a quand même revu, le deuxième mauvais côté c'est son rythme hein, qui était inférieur à celui de Charles Leclerc, surtout en dur, et alors que Charles Leclerc avait une Ferrari un petit peu usagée, mais on a aussi vu quand même du bon Sainz, et bien sûr le samedi, et aussi il a quand même bien appliqué les consignes d'équipe, il a montré qu'il était quand même assez sport, donc mon Sainz a fait tout simplement du Sainz, donc je ce serait à mon avis bravo à lui mais ce serait se tirer une balle dans le pied personnellement de son côté à mon avis de penser que tous ses torts sont résolus par cette victoire parce que ce dimanche de course a montré que ce n'était pas le cas malheureusement mais, mais c'est pour ça que je parlerai d'une victoire et je lui dirai, dirai bravo mais trois petits points alors, oh, ce, moi, serait, que... ce serait terrible d'aller une félicité comme ça bravo à Carlos mais <rire> bordel <rire> <rire> <C 'est du> <rire> <fun>. <rire> Moi, en fait, Pour moi c'est symptomatique de ce qu'on a vu l'an dernier parce que tout le monde avait été très méchant avec nous quand on avait mis Leclerc nettement devant Sainz dans les bilans et je reviens toujours à ça mais pour moi c'est symptomatique de leur saison 2021 c'est-à-dire que Leclerc euh, bah, se fait avoir encore une fois qu'à la troisième victoire qu'on lui arrive cette année à cause d'une connerie qui n'est pas de son fait euh, et, euh, et en fait il perd la course à cause de la stratégie et Sainz en profite pour gagner et ce que les gens retiendront s'ils ne regardent pas ce qui s'est passé c'est que Sainz a battu Leclerc mais en vérité Sainz était à des années-lumière de Leclerc en termes de rythme. Leclerc avait une, une ailette en moins sur son aileron et lui a tourné autour toute la course. Euh, donc, c'est un peu problématique pour Sainz, effectivement. C'est qu'à la fois, c'est bien, il débloque ce, ce, ce, cette attente de la, de la victoire. Et à la fois, c'est vrai qu'il le fait dans un des week-ends où il ne le méritait pas forcément, entre guillemets. Et même peut-être pas entre guillemets. D'ailleurs, c'est vrai qu'il aurait fait au Canada, ça aurait été probablement beaucoup plus marquant. Euh, là, c'est un peu un vainqueur par défaut, entre guillemets, dans le sens où Ferrari foire la stratégie de Leclerc, euh, Verstappen a un problème. Perez doit passer au stand en début de course, sans quoi il serait aussi devant. Et au final, pour moi, Sainz c'était la quatrième force en piste du week-end. Peut-être même la cinquième, dirais-je, parce qu'Hamilton, en tant que pilote, était vraiment très fort. Donc c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas très marquant comme succès. Maintenant, c'est un succès quand même, et en soi, il le mérite pour l'ensemble de son œuvre. Mais, euh, mais ouais, il a pu se tirer son épingle du jeu, et c'est vrai que c'est... Euh, Comme dit Alex, il faut surtout pas que Sainz pense que le plus dur est fait parce que en fait, le plus dur ce sera de concrétiser et de confirmer que ce n'était pas un succès par hasard en fait maintenant parce que finalement s'il si remet euh, 10 courses à en gagner un autre ou à jouer une autre victoire euh, ça va être compliqué, par contre si derrière il enchaîne et qu'il a débloqué quelque chose, là on pourra dire qu'effectivement ce succès avait, euh, avait une, vraie, une vraie importance pour lui C'est quand même assez marrant quand on étudie ces, ces analyses là quand je vous écoute, hein, je me dis euh, en fait tout le monde dans son fort intérieur aurait préféré que ce soit l'autre Ferrari qui gagne je pense qu'on a tous un petit peu cet avis un peu biaisé du, du, du fait qu'on voit plutôt Charles Leclerc aller chercher le titre que Carlos Sainz. Même si maintenant, au plan comptable, ils sont séparés que par 11 points d'écart. Donc ça vrai que Ferrari, entre guillemets, n'a pas encore à, à choisir ou mettre ses œufs dans, dans un panier. Même s'ils se défendent vraiment de viser le titre cette année. Donc en gros, si on ne l'a pas, ce n'est pas bien grave. Euh, pour revenir sur la prestation de Sainz, euh, ben, ouais, il a fait le week-end qu'on qu attend de lui, entre guillemets. Alors... Évidemment, il y a cette erreur -là dont, dont a parlé Alex au début du Grand Prix, où il se sort effectivement dans les, dans les S rapides de Silverstone et laisse repasser Max Verstappen. Donc, ça y est, il fait encore du sense. Voilà, il a, il a encore fait la boulette. Euh, heureusement qu'il y a un deuxième départ aussi, parce que le premier départ, il se fait quand même bien manger par Verstappen. Sur le deuxième, il, il, fait, il se fait manger aussi comme euh, sévère. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça y est, il a sa première victoire. Entre... Grosso modo, Ferry va pouvoir le sacrifier si besoin. En gros, voilà, il fallait quand même lui laisser cette première victoire en, en Formule 1, je pense, euh, à un moment ou à un autre. Euh, Ferrari à cause de la stratégie, Ferrari n'a pas, pas eu le choix que de la lui laisser en, en fin de course. Je tiens quand même juste à mettre à son crédit à Sens qu'il a... C'est lui qui a venu réagir au, à la radio sur la fin de course en disant qu'il était hors de question de laisser euh, 10, euh, 10, 10 voitures... Euh, Euh, euh, le petit euh, Voilà, c'est ça, 10 longueurs. Longueur, longueur. voilà. voilà, parce qu'il y a il y Hamilton derrière qui était prêt à, à attaquer comme un malade juste derrière lui. Donc, à assurer une victoire pour Ferrari, c'était lui qui pouvait le faire parce que c'est lui qui avait les pneus frais. Il savait très bien dans son forêt intérieur que Charles Leclerc allait se faire bouffer et par lui et par Hamilton et peut-être par d'autres, ce qui est arrivé finalement. Donc, c'est finalement lui qui a eu la meilleure réaction chez Ferrari en fin de course et c'est lui qui sauve la victoire. Donc, ça, j'ai en, envie de lui mettre au crédit. Cela dit, euh, sur ce que tu dis sur les cantines d'équipe, il n'y a plus que 11 points d'écart entre Sainz et Leclerc. Sainz a fait 6 podiums cette année contre euh, Leclerc 4, donc si sprint se passe mal pour Leclerc, et vu sa chance actuelle, il y a un scénario dans lequel le pilote le mieux placé pour le championnat euh, lundi prochain, c'est Carlos Sainz. Donc les, les cantines d'équipe, quand on a 11 points d'écart, maintenant, euh, ça peut aussi aller dans l'autre sens. On va dire mais on n'a que 11 points d'écart. C'est possible, mais il n'y en aura pas dans ce sens-là, je pense. Je non, pense Pas si pas il, oh, non. Non, juste. il y en aura pas parce que voilà c est, c est ce que je veux dire c'est que sa première victoire elle est arrivée elle est là maintenant si Sainz se retrouve en tête et Leclerc deuxième on sait clairement que Leclerc a perdu beaucoup de points à cause de la fiabilité de la manchance c'est Leclerc le numéro un c'est lui le plus rapide c'est lui le plus à l'aise il a tourné mm -hmm. effectivement comme dit manu il a tourné autour de euh, Leclerc a tourné autour de Sainz euh, tout le long du tout le long du Grand Prix donc maintenant s'il y a un pilote qui doit qui doit être favorisé et qui se retrouve plus dans une situation un peu bancale c'est clairement Leclerc donc voilà, la, on va dire la, la pression d'enlever de, de une première victoire à, à Sens est partie, donc maintenant je pense que être full, full attaque pour, pour Leclerc et full consigne pour Leclerc bon, je suis désolé mais euh, je, te, je te laisse parler juste après Manu, mais le, fait, et... que, le fait que ça soit devant, enfin c'est surprise surprise enfin c'est quasiment, pardon c'est 11 points c'est surprise surprise quand même le truc, enfin, c'est vraiment euh, euh, quand vous voyez la tête de la saison de Charles Leclerc, franchement que, que Carlos Sainz soit qu'à 11 points, c'est C'est vraiment compliqué, vas-y Manu. Non, mais pour moi, j'allais dire que malheureusement, Franck, ce que tu dis là, c'est ce qu'on attendrait d'une équipe logique. Euh, je ne suis pas sûr que Ferrari le fera, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas de logique. Et surtout, ils n'ont pas de réaction. Ils, ils sont incapables de prendre une décision sous la pression hier. C'est vraiment de la passivité absolue. Leclerc est quasiment à implorer à la radio de laisser, de laisser passer euh, Sainz, parce que lui, il ne veut pas attaquer bêtement, parce qu'il ne sait pas comment Sainz va réagir. Donc, il ne veut pas risquer l'accrochage. Et en fait, il demande euh, savoir ce qu'il peut passer. Et quand même, euh, avant de favoriser leur leader, puisque s'ils ne sont pas trop cons, ils savent qu'elle est le leader dans l'équipe, ils disent, euh, d'abord ils disent, attends, on va lui demander, on revient vers toi, donc là il y a déjà ça, trois tours de perdu ensuite, oh, oui, peut-être qu'on va le faire ça, machin, et puis finalement, au bout du deuxième relais, quand Sainz a de mis, euh, Leclerc a de nouveau mino-roost à Sainz, et qu'il est de nouveau revenu, parce que quand même, il faut oublier que Ferrari fait un très bel undercut de Leclerc sur Sainz, enfin de Sainz sur Leclerc, donc ça c'est pareil, euh, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, Et une fois que Leclerc a perdu son, le, le temps qu'il avait gagné avant l'arrêt, qu'il revient sur site, on lui dit « Ok, tu peux attaquer. » Et seulement après, euh, donc après déjà deux tours de pourparlers, on dit « Oui, bon, finalement, euh, on laisse passer en gros, euh, ça, enfin on laisse passer Leclerc. » Mais au, au total, il perd 5-6 tours qui sûrement auraient fait la différence euh, sur la physionomie de sa course au moment où euh, le, la safety car a eu lieu avec euh, Ocon à la fin. Parce qu'en fait... Alors peut-être que ça aurait été pire parce qu'il aurait été le premier à ne pas s'arrêter, etc. Il aurait été trop devant la ligne de ses machin. mais peut-être qu'au final, il aurait eu beaucoup d'avance et qu'il aurait pu gérer sa course autrement et que ça aurait été différent. Et franchement, euh, moi, hier, j'ai passé au moins une dizaine de tours à ne pas comprendre à quoi jouait Ferrari, au total sur la course, alors c'était sur des séquences de 3-4 tours à chaque fois, mais parce que c'était vraiment ridicule. Et en fait, là où Sainz a raison, comme tu le dis, c'est de dire à Ferrari, « Non, je n'écouterai pas votre consigne parce qu'elle est débile. » Et c'est vrai que quand il leur a dit d'arrêter d'inventer les consignes, enfin c'est vrai, il a raison parce qu'au bout d'un moment, il faut que Ferrari comprenne qu'ils ne peuvent pas demander n'importe quoi à leur pilote. Et Leclerc, pour moi, c'est sa seule faiblesse cette année, c'est qu'il n'est pas assez capable de gueuler à la radio. À la radio, au bout d'un moment, il devrait péter un câble et leur dire « Maintenant, vous prenez une décision, mais vous la prenez vite. On arrête de perdre deux tours, trois tours, cinq tours. » Parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Je me rappelle, c'était il y a deux ans, la seule course, une rare course qu'il a faite de bien sur l'année en 2020, Il était en train de lutter pour un podium ou une quatrième place et euh, il voit que la stratégie peut, peut être meilleure s'il si la change. Il dit à son équipe, je pense qu'il faudrait changer, qu'est-ce que vous en pensez Et deux tours plus tard, son équipe revient à la radio et lui dit, qu'est-ce que tu veux faire Et en fait, c'est que des trucs comme ça depuis deux ans Ferrari, c'est que des, des choses comme ça où ils perdent du temps, ils ne prennent pas de décision, ils laissent les pilotes faire, mais quand les pilotes demandent quelque chose, on ne leur dit pas oui tout de suite et au final, c'est n'importe quoi. Donc en fait, de toute façon... Là où en fait les consignes n'auront pas d'importance, c'est qu'à jouer comme ça et à avoir cette opération-là sur les courses, ils ne seront jamais champions. Parce que Red Bull, on peut dire ce qu'on veut. Alors tout le monde dit oui, Red Bull, il donne des consignes en début de saison, c'est dégueulasse. Pérez devra avoir sa chance, etc. N'empêche que les consignes en Espagne, elles sont limpides. Pérez euh, n'est pas assez rapide pour passer devant Verstappen et on ne le laisse pas passer. Le moment où Verstappen revient avec 2 secondes ou 3 secondes d'avance sur Pérez par tour il passe Perez, et c'est la même plus tard dans la saison, et en fait tout le monde dit oui c'est dégueulasse on favorise Verstappen, bah oui, parce qu'on doit favoriser le pilote qui roule plus vite c'est malheureusement comme ça que la F1 fonctionne et c'est malheureusement comme ça que les équipes gagnent des titres Red Bull enchaîne des titres, pourquoi Parce qu'il favorise Vettel Ferrari enchaîne des titres, pourquoi Parce qu'il favorise Schumacher euh, Mercedes a favorisé moins Hamilton, mais quand même ils ont été obligés de le faire aussi et Ferrari ne gagnera jamais de titres tant qu'ils n'auront pas de leader là ils l'ont sur la piste et c'est eux qui le remettent en doute par des conneries stratégiques Donc ouais. ça ne marchera pas. C'est là le problème, voilà. effectivement. Parce qu'on on parle, alors, loin de nous, l'idée de, de, de, de, de dire que, que Carlos Sainz ne m'aide pas. Ou, enfin, voilà, quoi que ce soit. Je veux dire, euh, Carlos Sainz, il a fait le, le travail en fin de course. Comme on l'a dit, en, en début de course, c'était plus compliqué à certains moments. Voilà, bon. Euh, J'ai lu aussi dans le chat, en qualif, il n'aurait pas fait la pôle si Leclerc n'avait pas fait le tête à queue. Oui, mais à un moment donné, euh, Sainz, il a fait un tour, lui, contrairement aux autres. Donc, euh, il ne peut, euh, peut pas non plus s'excuser des erreurs des, des autres. Mais ouais. le vrai problème qu'il faut... Souligner ici, c'est effectivement que chez Ferry, on s'est complètement loupé. Alors, euh, Charles Leclerc s'est retrouvé littéralement dans la situation de Lewis Hamilton l'an dernier à, à, à Abu Dhabi. Sauf que là, je regarde les images juste pour être véritablement voilà, certain. Quand la safety car est déclenchée, oui. il arrive seulement dans Stowe donc c'est le dernier grand virage avant les stands. Donc il est très loin encore de la pit lane, sachant qu'on adopte un rythme beaucoup plus restreint à ce moment-là. Et il a 4 ,7 secondes 7 d'avance sur Carlos Sainz. Donc autant okay. vous dire que faire un double arrêt, euh, tu es, t es et, censé et, pouvoir le faire à ce moment-là. Et, et surtout que Ferrari, on se moque de mais ils l'ont très bien fait à Monaco euh, cette année, et au Qatar l'an dernier, où vous avez même fait deux arrêts, euh, le Dobby, euh, comme au commandement Italie, double arrêt, avec deux arrêts en moins de 2 ,5 secondes 5 chacun. Alors ça, c'était pas avec les 10 pouces, mais ils sont capables de faire ça. Donc, euh, je pense qu'ils cherchaient des excuses avec une reconstruction euh, véritablement rétrospective. Puis oui, je parle de Monaco ils, ont quand même... Monaco, ils ont quand même fait rentrer Leclerc alors qu'ils avait... ont fait les deux bons arrêts mais il n'y avait pas le gap au milieu et du coup le oui, clair, voilà. oui, oui, Mais, mais, mais, mais je veux dire... dire. Enfin, eux de bonnes... Oui, oui, eux font deux bons arrêts. Et effectivement, bon, 4 secondes 7, c'est n'est pas assez, dans le sens où évidemment, il ne faut pas que 2 secondes 5, il faut compter le temps où la voiture s'arrête, enfin, voilà, c'est normal, euh, ils font un, un écart plus important. Mais je pense que Pérez, ça, ne n'aurait pas perdu tant temps de temps que ça. Et, et en fait, ici, la, la stratégie était quand même relativement limpide, on dit ça évidemment. Euh... Qui sait si on aurait fait mieux sur le Motorsport Manager, mais euh, le, le truc c'est que tu sais, enfin ils ont deux voitures, ils sont un et deux, c'est ça moi qui me, qui, qui, qui, que je ne comprends pas. Si tu fais s'arrêter Leclerc, tu peux encore décider de, de, de laisser Sainz en piste si tu veux te couvrir d'Hamilton qui resterait. Tu peux, tu peux quand même gérer quelque chose. Quand tu es en 1 contre 1, moi en 1 contre 2, je peux, je peux comprendre que tu te retrouves. Euh, Euh, un peu banalé, et c'est ce qui est arrivé à Bilton l'an dernier. S'il si ne s'arrêtait pas, Verstappen restait en piste, et s'il s'arrêtait, Verstappen s'arrêtait. Enfin, euh, euh, vous, vous avez compris. <rire> s'il si ne oui. s'arrêtait pas, Verstappen s'arrêtait, et s'il euh, euh, s'arrêtait, Verstappen restait en piste. Donc... La, di la différence, c'est que là, Leclerc avait les pneus pour aller au bout du Grand Prix. Euh, oui. Donc, c'était aussi qu ça qui les a paralysés pour ne pas forcément l'arrêter, puisqu'il avait. La stratégie, c'était de ne faire qu'un seul arrêt. Il avait les pneus pour le faire, et il pouvait le faire donc je pense que c'est aussi ça qui les a un petit peu paralysés entre guillemets sur cette décision de faire le, le double arrêt au stand ouais, Après, depuis, pour... de, depuis deux, non, ans, mais... deux, deux ans quand même Franck on remarque que les pneus Pirelli ont repris cette caractéristique où ils ne s'effondrent pas mais il y a quand même un, un vrai, oui. une vraie différence entre oui. des, des hard usés ou des, des soft neufs on, on est d'accord le problème c'est que, et on en revient à ce que, à ce que disait Manu c'est que pour l'instant Ferrari n'agit pas comme Red Bull, Ferrari n'est pas une équipe qui se considère encore légitime peut-être pour aller chercher le titre mondial en fait, là, tout ce qui se passe autour de Leclerc, de Sainz, de toute l'équipe, c'est euh, préservation de l'harmonie, on continue à travailler, on continue à progresser, on cherche à atteindre les meilleurs résultats possibles, peut-être l'équipe mondial, mais ce n'est pas l'objectif. Si ça avait été l'objectif clair, défini en début de saison, au bout de deux grands Prix, bah putain, on a une bagnole, ça y est, ça y est, on l'a, elle peut aller chercher le titre. Maintenant, c'est clair, on joue à la joue à la Red Bull, toi, tu n'as pas tes chances, tu es, es, es plus lent, tu t'écrases, tu laisses passer ton coéquipier. Pour l'instant, on n'a pas cette philosophie-là chez Ferrari comme on l'a chez Red Bull. Et euh, à vouloir ménager la chèvre le chou, c'est-à-dire en gros, avoir ménagé la susceptibilité et l'entente de deux pilotes, euh, on risque d'avoir effectivement ce genre de situation en fin de course où ça gueule sur la stratégie, où ça gueule sur les consignes. Euh, voilà, parce que le, le management de, de Binotto à ce niveau-là n'est pas encore très fort. Ouais. Euh, ouais. Il n'est pas, pas très fort parce que Parce que voilà, ils ne sont, encore... sont pas encore dans cette position où on se dit merde, ça y est, c'est notre chance. Et, ça... et le problème c'est que quand ça, ça, va leur tomber, ça va leur passer sous l'eau, on se dit putain merde. Cette année, on aurait pu le faire quoi. Parce que là, Tariq, et... nous... Tariq nous dit dans le chat, justement, il ne voulait pas donner la position en piste à Biton. Mais dans ce cas-là, il s'était quand même dans une position extraordinaire. Tu fais s'arrêter Leclerc et tu laisses Sainz dehors. Alors ah, effectivement, oui. ça fait que du coup, on dit à Sainz, euh, entre guillemets, et numéro 2, oui. Mais en même temps, s'il si regardait son panneau quand il passe devant le stand, il voit qu'il y a numéro 2 sur la piste, puisqu'il y a devant. C'est à un moment donné, c'était pour moi logique d'avantager celui qui était en tête du Grand Prix à ce moment-là. C'est ça que je, je n'arrive pas à comprendre. Pas... Je... Moi, je ne critique pas tant la, la stratégie Ferrari dans le sens où, euh, en, en disant euh, euh, ils auraient dû avantager Leclerc parce qu'il y a le titre, parce qu'il y a ce genre de choses je la critique dans le sens où je, je n'arrive pas à comprendre pourquoi euh, après tout ce qu'on a vu sur le Grand Prix si on reste vraiment sur le Grand Prix de Grande-Bretagne Leclerc fait une performance extraordinaire il mène, il prend l'avance et on va quand même avantager le deuxième euh, qui, qui pas, qui parce qu'au parce qu final euh, tu ne tu sais pas si Sainz peut aller gagner le Grand Prix derrière et si Leclerc ne fait pas sa défense héroïque euh, pendant quelques tours, moi je suis convaincu que Perez va le chercher, il va passer Sainz et gagner le Grand Prix Bah oui, mais surtout que, que en fait, euh, enfin, Ferrari, au bout d'un moment, c'est bien mignon d'agir en disant oh, bah, on va essayer de faire des résultats, machin. Mais en fait, quand tu, il faut, il faut se rappeler, rappeler qu'après le Grand Prix de Miami, qui était la cinquième course de l'année, Ferrari avait deux victoires Red Bull 3. Leclerc avait deux victoires. Il était en tête du championnat avec 104 points. Sainz était cinquième avec 53 points. On était quasiment sur du simple ou double en termes de, au double au niveau des deux. Il y avait quand même quasiment, euh, à un point près, il y avait le Leclerc avait le double de points de Sainz. À quel moment? Ce jour-là, Ferrari n'a pas dit « bah écoute, maintenant c'est réglé euh, ». Parce que alors, certes, c'est que la cinquième course, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien comprendre que Sainz avait fait deux abandons par sa faute. Euh, Ce n'était plus possible, en fait. Donc, Il y avait un abandon par sa faute, et puis un abandon qui était dû à une mauvaise qualification de sa faute. Et en fait, au bout d'un moment, il faut comprendre que euh, Ferrari a fait n'importe quoi alors qu'ils avaient la meilleure voiture en début de saison. Déjà, je trouve leur développement pas génial parce qu'ils ont quand même du mal à recoller à Red Bull même si je trouve que l'Evo finalement de, de ce week-end est assez, mais assez bonne, parce qu'on l'a vu en course où ça allait mieux. Euh, et en fait, ouais, ils n'assument pas du tout. En fait. Et c'est con parce que rien ne leur dit que l'an prochain, il n'y aura pas Mercedes de retour, ou une équipe qui aura fait des gros progrès en milieu de field, et qu'eux ne seront pas troisième force du plateau. Tu ne peux pas dire oui, on ne veut pas jouer le titre, euh, et on, on le jouera peut-être plus tard, machin. et tant mieux si on arrive à jouer cette année, quand tu, as, la voiture, quand tu débutes la saison avec la meilleure voiture du plateau. Euh, encore une fois, Charles Leclerc, cette année... Euh, je ne veux pas dire de conneries donc je vais juste calculer il a fait 6 pôles si je ne dis pas de conneries mm -hmm. euh, c'est quand même ce énorme ouais c'est ça il a fait 6 pôles donc euh, au bout d'un moment il faut euh, il faut que Ferrari assume son statut et lui donne les chances de se battre pour le titre parce qu'en fait de toute façon s'ils ne sont pas trop euh, hypocrites ils savent que Sainz n'aura pas les épaules pour aller chercher le titre il n'est pas encore assez bon il n'est pas assez rapide et on n'a pas encore vu Sainz enfin on a vu Sainz en duel avec Verstappen au Canada, il n'a pas gagné, et je pense que ce sera pareil partout, et alors je ne dis pas que Leclerc ferait beaucoup mieux, mais on a quand même vu Leclerc est plus incisif, donc, euh, et de toute façon plus rapide, donc pour mmh. moi c'est Ferrari qui n'assume juste pas son statut mais qui du coup est en train de ruiner sa saison, où ils sont passés de favoris pour le titre après 3-4 courses, à challenger peu, peu probable, quoi. Et, et encore Mercedes n'a pas fait le, le, le plus gros de ses progrès. C'est là que je dis, maintenant que Sainz a sa première victoire en Formule 1, peut-être que les choses vont être aussi plus faciles et plus claires à décider et c'est ce que j'espère qu'ils vont faire. À voir si ça ne va pas lui donner un petit sursaut d'orgueil, ils disant, hé, les gars, maintenant, je vais Sauf qu'en plus, c'est pas l'orgueil qui fera aller plus vite. Non, mais par contre, maintenant, s'il donne des consignes, Sainz sera le droit de leur dire, oui, mais j'ai que 11 points de retard, c'est dégueulasse. Alors que quand il avait 52 points de retard, il n'avait rien à dire. Donc Son moteur explose durant le sprint, le clair, et puis... Voilà. Oui, en soi, c'est déjà bien. Je pense qu'effectivement, Ferrari, ils ont été aussi... Voilà, un peu pris au dépourvu. On est au, au 40e tour, ils ont encore leurs deux voitures en piste, ils ont du mal. <rire> on ne <t 'y rire> s'attendait pas. Euh, J'avais vu <rire> un tweet passer euh, avec le, le début de course où ça râlait entre les deux. <rire> Quelqu'un avait écrit, non mais de toute façon, qu'est-ce qu qui, qu qui nous embête alors qu'on sait très bien qu'il y en a une des deux qui finira pas euh, Finalement, <rire> mauvaise langue, bien. puisque les deux... Les deux Il y a un monsieur France. qui a sorti un drapeau noir et blanc, là, c'est quoi, le euh, petit carré là <rire> Allô la FIA On l'a pas vu cette année, donc il va falloir de expliquer, <rire> je, vois pas ça dans le, je vois pas ça dans le règlement sportif, euh, parce que donc Carlos Sainz s'impose, Charles Leclerc finit quatrième, et il doit sa quatrième place uniquement à, à, à sa résistance, parce que, je, je vous le dis très clairement, moi je l'ai senti venir gros comme une maison... Le coup où Leclerc voit Verstappen lui passer devant avec sa Red Bull dans un état lamentable et, et, que, et simplement ah. parce qu'il avait Verstappen, les jambes. Mais au moins Alonso et Norris. Ouais. Ouais. C'est ça. Façon, il a, heureusement qu'il a résisté aussi longtemps et heureusement que c'était lui parce que dans la, dans la, dans la situation inverse, je ne suis pas convaincu que Sainz, par exemple, finit devant, euh, devant Alonso et Norris. Vamos, et derrière, Fernando, vamos, passe, passe. Ricardo, <rire> Ricardo. Si, sí, vas-y. Il aurait bloqué Norris J'ai beaucoup aimé la F1 qui avait mis une, une image où tu avais Perez, Hamilton, Leclerc, Alonso et Norris sur un même image. Il disait cinq voitures cinq équipes qui se battent pour la deuxième place oui alors oui, bon. bon Alonso il a essayé de montrer un petit museau en train de dire hey, je suis là bon <rire> c'était très timide alors Norris il n'a il a pas eu voix au chapitre euh, alors là euh... la radio d'Alonso est géniale parce qu'on dit bravo Fernando c'est une 5 cinquième place il dit non non c'est une quatrième parce que Leclerc a zigzagué donc euh, ah oui. messieurs les commissaires je suis ravi de cette quatrième place alors, il a dit il a dit c'est bien moi j'ai bougé une fois de ligne j'ai eu 5 secondes au Canada donc lui il a bougé trois fois il doit prendre 15 secondes. J'ai bougé une fois, mais putain, la mauvaise fois, mais sérieux. Oh, c'est bon, rega regarde, <rire> les caméras, regarde les caméras embarquées correctement, s'il te <rire> plaît. Renseigne-toi. Oh, oh là là, On en parlera tout à l'heure de, de, de l'ami Fernand, mais au moins, voilà, ça ne s'impose. -Sain Leclerc finit quatrième, ça fait quand même quelques petits points euh, sympathiques pour Ferry, de l'optique du champion constructeur. Je ne dis pas dans l'optique de le gagner. Mais de défendre la deuxième place face à Mercedes, euh, c'est peut-être l'objectif le plus réalisable pour Ferrari pour le, pour le moment. Qui sait, euh, qui sait, alors, du côté de Red Bull, bon, bah, là aussi, on, on, enfin, on sauve la casse. Moi, je suis désolé, Perez qui a failli passer encore une fois de dernier à premier, c'est quand même. Euh, c est, c est... Ouais. Il, il nous sort des long. sacrés perfs, enfin, euh, Sergio, Sergio, Sergio Perez. Très, très belle course. Et c'est ah. très inquiétant voilà, pour Ferrari, la Red Bull qui était quand même bien rapide. Hein. Ah, mais. Ouais, Franchement, si, si Leclerc n'avait pas été aussi, euh, aussi fou sur ses défenses dans le bon sens du terme, parce que le dépassement à l'extérieur sur Hamilton en Cops, c'est une merveille absolue, et la bataille contre, contre Pérez est superbe aussi. Maintenant, avant Donc, de... de Il n'y a pas de ça de dans Cops. Hein. Oui, oui. <rire> <et> avec <rire> Hamilton à l'intérieur en plus. Hein. Alors bon, haute, oh, <rire> allez. Mais, mais par contre, avant de distribuer les bons points euh, du côté de Red Bull, à commencer par la course de Sergio Pérez, Moi, j'aimerais distribuer les mauvais, parce que je suis désolé, mais Pérez dépasse Leclerc en quittant la piste, en coupant comme à Sagouin. Il tasse Hamilton dans le virage, euh, trois virages plus loin. Verstappen fait n'importe quoi avec Mick Schumacher en fin de course. Euh, là, là, je trouve qu'on est... Je, je mets les, les pilotes Red Bull en avant ici, parce que euh, c'est avec eux que ça s'est le plus vu, mais il faut vraiment que la direction de course fasse un, un truc très précis au prochain briefing des pilotes, parce que Euh, les, les pilotes qui sont devant l'autre enfin c'est vraiment côte à côte et qui agissent comme l'autre n'existe pas moi je suis désolé je trouve ça d'une stupidité sans nom et ça va un jour mal finir. Non seulement ça va mal finir mais en plus le prochain pilote qui va se prendre une pénalité parce qu'il a forcé un autre pilote à quitter la piste, il va dire mais non pourquoi pourquoi moi on me pénalise alors qu'il y a littéralement 5 euh, ou 6 vidéos de Silverstone où on voit un pilote entasser un autre à l'extérieur parce que euh, je, Verstappen face à Schumacher le fait un virage puis le virage suivant, en fait, il, il sera pas sur lui, donc le chou-marin est obligé de couper. Euh, et, euh, et ensuite, Pérez, effectivement, comme tu dis, euh, dans, le, dans, le, dans le, la lutte contre, contre Leclerc et Hamilton, fait euh, un peu n'importe quoi, parce qu'en fait, il coupe la chicane, il n'était pas obligé de le faire, alors il n'y avait pas forcément la place pour passer intégralement, mais il pouvait rester près du vibreur, et derrière, en fait, il, se, il tasse, euh, il tasse Leclerc et enfin, il se retrouve clair. dans la meilleure position pour aller chercher Hamilton. Donc euh, franchement, c'est... Euh... En fait, ce qui est étonnant, c'est que la direction de course dit oui, incident noté, et derrière, on n'entend plus rien. Ah oui Non, mais ils parce étaient... parce qu'ils sont toujours dans le piège, il n'y a pas eu de conséquences, pas de crash ou de place perdue, et, ouais. et non, donc, non, mais dans cas, pas... donc... La première chose qu'on dit depuis des années, c'est le résultat d'une action n'a pas... Ah, pas oui, oui. Je suis d'accord, mais... C'est euh... pas ce que fait la FI, là, de fait. Bah, vers... vrai, je... je trouve que... Et là, parce que là, du coup, on rappelle que c'est les directeurs de course qui sont responsables de ça, c'est eux qui décident de l'ouverture d'une enquête qu'ils donnent ensuite au commissaire. Et... Ça montre encore la faiblesse, et je, je pèse mes mots, la faiblesse énorme de la direction de course cette année par rapport aux directions de course précédentes. Et j'inclus Michael Maisy mmh. dans trois quarts des courses qu'il a faites. Parce que Maisy a fait des grosses conneries, la dernière en date étant la pire. Mais euh, finalement, on a rarement vu des choses aussi euh, floues, en fait. On a rarement vu des choses notées, puis même pas investiguées. Où, tu vois, non mais On n'a pas, pas autant vu, parce que ça fait que 10 courses qui sont là. Et déjà, ça fait déjà 5 ou 6 fois qu'on se dit « Putain, il y a un problème dans la prise de décision et dans l'ouverture ou non des enquêtes. Quoi. Ver » Verstappen, pour vous le dire de manière très claire, ce que, ce que j'estime, s'il n'était pas tombé face à un Mick Schumacher tétanisé à l'idée de perdre ses premiers points F1, il finissait mmh. pas le Grand Prix. Mmh. Moi, je vous dis très clairement, il finissait dans le mur de pneus euh, sorti mmh. du dernier mmh. virage et basta. Et, et, et, et il aurait mérité de finir comme ça. Et on, on va trouver que c'est violent comme truc. Mais à un moment donné... Quand tu roules en piste, et je parle de Verstappen ici, mais c'est le cas de la majorité des pilotes, quand tu roules comme si tu étais le roi du monde et que tu es le seul à euh, avoir le droit d'être sur le circuit, à un moment donné, c'est normal de finir dehors. Ça me semblerait logique. C est, c est, c est, et, et je dis ça, mais c'est arrivé dans les batailles, avec, que ce soit avec Hamilton, avec Alonso, c'est arrivé tout au long du Grand Prix. Euh, ça m'a énervé. L'avantage de Silverstone, c'est ces longs virages qui permettent vraiment de de bien rester côte à côte et d'aller chercher plus leur trajectoire mais alors bon si le mec à chaque fois à l'intérieur dit euh, je vais jusqu'au vibreur c'est c'est bête quand même quoi. je ah, quoi, multiplie un, ça 5 euh, euh, minutes là-dessus sur chaque course fois 23 Grand Prix on, euh, ça, ça sera le et temps qu'on qu pas, passe ouais, sur ce Sur ce problème, c'est que là, je pense qu'ils vont être un petit peu comme nous, les commissaires en mode euh, popcorn fin de course. Euh, ouais, ouais, euh, à... C'est oh, incroyable. Ouais, <rire> c'est merveilleux ça. ce qui se passe. Et, et ils étaient paralysés comme nous euh, à regarder les images. Euh, enfin, on s'est régalés, clairement, pendant les dix derniers oui. jours. On s'est tous régalés. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils se sont régalés aussi. Ils ont oublié de, de... <rire> ouais. de mettre quelques suis... petits cartons à gauche et à droite. Quoi. Je voulais juste rajouter qu'il euh, y a deux ans de ça, Albon et, Ma et Magnussen se sont accrochés à Silverstone au même endroit que Schumacher et Verstappen ont failli le faire. Euh, Albon était à l'intérieur, Magnussen était à l'extérieur et Red Bull avait dit que c'était Magnussen qui s'était rabattu sur Schumacher. Donc finalement, ça montre que selon Red Bull, ce qu'a fait Verstappen hier était une erreur. Mais heureusement pour oui. eux, Schumacher a été intelligent et a laissé, euh, laissé passer Verstappen. Puisqu'on parlait du spectacle sur une plus positive, avec la Super Bowl qu'on a eue à 3, à 4, etc., il faut quand même rendre hommage au travail fait par le règlement 2022 qui, quand même, oui. tient ses promesses. On l'a vu. Euh, alors, certes, la voiture de sécurité a aidé, mais même euh, auparavant, on a eu quand même des belles batailles en piste. Et bravo aussi euh, à Pirelli. Il y a 9 ans, euh, les Pirelli explosaient un par un euh, à Silverstone. Ici, on a eu aussi un très beau spectacle avec des pneus qui permettaient d'attaquer sans surchauffe sur une piste qui était très abrasive. Alors certes, avec la sélection la plus dure de la gamme Pirelli, mais voilà, je voulais juste quand même saluer ce règlement 2022 et le travail fait par Pirelli avec si peu d'essais. Ce qui nous permet aussi d'avoir ces batailles en piste dont on avait presque oublié le goût par le passé. Mmh, C'est ah, magnifique Vas -y, vas -y. tu dis effectivement euh, la safety car a aidé mais avant quand il y avait une safety car il fallait un tour pour qu'il y ait quasiment une seconde entre tout le monde parce que personne ne pouvait suivre la voiture de devant les pneus surchauffaient la voiture perdait du grip etc et là on a vu effectivement que les voitures et là, les pilotes ont, ont vraiment souligné en conférence de presse ils ont dit c'était génial parce qu'on s'est retrouvé à lutter côte à côte et les voitures ne perdent pas en, en aéro et n'ont pas de surchauffe même en étant côte à côte quoi. et donc c'est vrai que presque euh, déçu de ne de... de... de... de... de... pas voir Ross ouais. de... de... de... de... de... <rire> Il est très ce moment. C'est ce qui nous a permis de voir effectivement des batailles de fou dans, dans, dans les S de Maguets Mag Mag Beckett, euh, Maguets dans Cops aussi, voilà, de, entre Leclerc et Hamilton. Je veux dire, voilà, c'est deux F1 de, de 2021 qui se suivent là comme ça, là, c'était ça pas possible. Euh, ça <rire> pas. Euh, celle de 2022, si, ça passe. Euh, et ça, et ça, et ça passe bien et ça, et ça se suit. Et ça n'a pas de perte à la, re, à la relance, ça n'a pas de perte à cause de la chauffe des pneus. Ça... Voilà, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait plaisir, ça fait du bien. Par contre, euh, petit bémol, c'est que ça fait du bien sur des circuits, entre guillemets, traditionnels, avec quand même autre chose que des murs euh, en bord de piste, sur les circuits urbains ou semi-urbains qui ont tendance à nous développer à mort euh, Liberty Media, on voit quand même un peu moins ce genre de choses parce qu'il n'y a pas la entre guillemets, de liberté d'esprit que peut avoir le pilote à se dire « bon, si je mets juste deux roues un petit peu au-delà du vivreur, c'est pas grave, mais moi j'aurais tenté » circuit en ville ils peuvent pas le tenter ça donc euh, ouais non, joli, je le le moment, mais, mais sur un mais sur des circuits traditionnels où on peut avoir une petite marge au cas où on se loupe euh, là ça marche sur des circuits urbains ouais. c'est plus pareil ah, c'est pas la faute du règlement pour le coup là Sinon, Non, mais là du coup c'est peut-être une tendance que divertit va devoir euh, ouais. réétudier parce qu'à force d'aller mettre des, des grands prix en ville un peu partout on va se priver de ce genre de choses c'est dommage ouais. Et... Et on sent que les pilotes commencent de mieux en mieux à comprendre les limites des voitures aussi, parce qu'on voit justement, enfin, je trouve que leur, leur côté hyper incisif, côte à côte, ils ne l'avaient pas en début de saison, et je pense qu'en début de saison, ils ne savaient pas exactement comment ils pouvaient faire avec les voitures, pour, parce qu'encore une fois, il y a eu tellement peu d'essais, que les pilotes découvrent presque encore les, les, les, les voitures pendant plusieurs courses, et c'est vrai que là, on a vu hier, que finalement, ils sont capables de se mettre côte à côte, et de laisser tout, tout juste ce qu'il faut à l'autre pour passer et ne pas aller toucher. Et c'est vrai que là, on commence vraiment à aller voir, voir sur des œufs, et je pense que c'est là que ça va être le plus intéressant. C'est que maintenant, et notamment en Autriche, la semaine, enfin ce week-end, où ça va être, à mon avis, quelque chose de sympa aussi, et effectivement sur les circuits traditionnels, ils vont pouvoir se battre comme ça, à la limite, et je pense que ce genre de batailles vont se multiplier au fil de la saison, et peut-être qu'en fin de saison, on pourra, avec un peu de chance, voir ça aussi sur les circuits urbains, où les pilotes commenceront de nouveau à mieux comprendre les zones d'attaque, les zones de freinage, les limites, etc. <rire> Nico nous dit en a bon vu bien, que, que, que okay. découvre ce qu'il faut les salauds comme espace. Oui, bon, voilà. Alors, <rire> tout le monde n'a pas été parfait de non plus, bien évidemment. Euh, alors, bien écran, ce qui nous dit, j'étais surpris de voir Perez rêver of the Day. Non, mais ça, alors, ça je trouve, c'était le. Surpris dans le bon sens, c'est-à-dire que pour une fois, les fans de Formula ont récompensé une performance majuscule oui. qu'on n'a pas vue. Et ça, c'est fort. Et pour une fois, ils n'ont pas juste récompensé Verstappen. Voilà, mais à un moment donné, Verstappen, avec sa Red Bull tout cassée, euh, voilà, il, faisait, il faisait ce qu'il pouvait, euh, bien évidemment. Euh, ça aussi, Verstappen, bon, quelle, quelle histoire. Là, on retourne. C'est fou comme tu l'as dit, Franck. Enfin, on va encore vous parler des mêmes sujets que d'habitude. Mais bon, la, la FIA qui estime qu'il faut diffuser absolument tous les messages radio de Max Verstappen qui se plaint, était-ce véritablement nécessaire On en ne sais fait, pas. Euh... Non, ah, parce ouais, que je crois qu'il y a 5 tours consécutifs on a au moins un message de Verstappen qui dit que sa voiture c'est de la merde. Donc, mm. Je pense qu'à un moment on a compris. Euh, imaginez du coup ce que ça donne d'être son ingénieur de course quand vous devez supporter <rire> ça pendant tout, les, tout le Grand Prix. Il fait ça. Euh... <rire> il boit un thé. Voilà. Boit un <rire> le fameux thé british comme là aussi, il y en très souvent, Gaetan Vigneron. Euh, mention spéciale à cette personne qui a ramené qui a quatre bières quand même, ou la... enfin, 4... Euh... Quatre boissons, en tout cas, quatre spiritueux dans la tribune. Bon, c est, c est, les Vigneron c'était du thé. Bon. <rire> un Co connaissant un petit peu les british à un Grand Prix de Formule 1, je suis pas sûr qu'on boive <rire> du thé là-bas. Euh, mais en tout cas, c'était très très bien joué. Des pintes euh, de thé. <rire> Des pintes, c'est ça. T'es fort bien pendant toute cette incertitude après le premier premier départ. On te dit que c'est quatre pintes, c'est très bien. C'était très malin évidemment. Il faut s'hydrater, c'est important et ne, ne l'oubliez jamais. Euh, mais Il y, a, voilà, il y a quand même eu Verstappen bon, qui n'était qui pas, euh, qui, qui pas au mieux, mais il sauve quand même bah, pff, il sauve la face. En finissant septième, ça fait quand même 6 points alors que vraiment la voiture euh, ne, ne, ne fonctionnait pas bien. Donc, ce n'est pas, euh, pas non plus une si mauvaise opération pour lui sur ce grand Il ne perd, perd que 6 points sur Leclerc. C'est quand même. C'est ce dramatique. <rire> C'est ça surtout. Parce que finalement, violent. il n'aurait pas fallu grand-chose, un, un dégât un peu plus violent sur sa voiture et puis euh, une, une équipe Ferrari qui fonctionne comme elle le devrait et c'est 25-0. Mais j'ai beaucoup aimé aussi évidemment le, le tact de Red Bull après course qui dit ouais c'est un débris d'Alfatori qui nous a ruiné. Euh, <rire> <la rire> on ne dira rien de plus mais bon. <rire> c'est pas très sympa en plus on va boule de dire que c'est des débris de l'Alfatori alors que c'est plutôt Alfatori qui les aide dans leur développement de manière cachée. oh pardon. Après, je n'ai rien dit. Tu voudrais <rire> dire qu'ils auraient. Sonona aurait volontairement percuté Gasly pour faire perdre une ailette qui est allée se loger dans la voiture de Max Verstappen pour qu'il puisse la retirer à un arrêt au stand et l'étudier de près non, On oh. va juste dire que Red Bull a mis des développements à chaque course et que AlphaTory n'a encore pas développé sa voiture C'est ça On va, ne on va, on va, on va, va pas le voir le truc le fait que, que Red Bull aura dépensé 450 millions de développements à la fin de saison voilà, et ah, AlphaTory ouais. 2 euros Red, Red Bull Advanced Technology ça fait RBAT AT AlphaTory ouais. Nous, nous sachons. Ah, nous le, grand nous sachons. Prix, le grand prix euh, complotiste ici, ça commence à être très bien. Euh, non, non, non, mais ce n'est pas, pas ah, un complot, c'est qu'il y a non. quand même beaucoup de gens qui se demandent comment on fait Red Bull pour apporter des pièces tout le temps. Les autres McLaren, Alpine, bon, Alpine, c'est quand même de jeu, mais McLaren sont paralysés. McLaren sont paralysés au niveau des logements depuis 2-3 depuis depuis depuis courses, ils peuvent rien amener. Donc comment on fait Red Bull Ah, avec les deux évos. Mais parce voilà, que mais avec, des, encore une fois. Avec, des, avec des coûts de structure qui sont quand même énormes, parce que c'est des coûts de structure qui sont même certainement supérieurs à ceux de, de McLaren pour continuer à apporter des évolutions sans dépasser le plafond budgétaire. Ouais. Ou alors, Christian Renard, il est quasi certain qu'il aura ses 3 ou ses 4 ou ses 5 millions à la fin de l'année, euh, parce qu'il va y aller au forcing, au forcing, au forcing. Mais s'il les a pas, ou si ça passe pas, euh, euh, je euh, non, non franchement, il passer, que... honnêtement, honnêtement, je pense que... externalise avec Power Trains, avec, euh, avec tout le mais, reste. Mais et... oui, mais il y, y, y a des magouilles, enfin, il y a des magouilles. Là, je vais je, je, je pas lancer des, des, des polémiques ou du, ou du complot, mais il y, a des, il y a quand même des choses pour moi à étudier. C'est effectivement on n'a pas amené une seule nouveauté, une seule nouvelle pièce depuis le début Après, de l'année. La et, et, et il y a des choses qui sont en commun en termes d'études dans le, dans le, sur les cabinets de développement, qui sont de Red Bull Advanced Technologies, il y a des choses qui sont partagées là. Ouais. On ne va pas ouais. me faire croire que des choses qui sont apprises pour une voiture ne servent pas à l'autre. Moi, je suis désolé. C'est la, trop... ouais. la première année où ils partagent la même soufflerie. Ils sont, ils sont je en je en vous trouve tous extrêmement mauvais. mauvaise langue. Et je t'inclus là-dedans, Manu, même si tu n'as pas dit un mot sur le sujet. Mais <rire> je vous trouve <rire> tous mauvaise langue. Christian Horner a très clairement expliqué la stratégie. Il l'a dit il y a quelques semaines. On va rater les 3 ou 4 derniers grands prix si ça continue à ce rythme-là. De... <rire> et voilà Donc, ils, ils sont juste sur une stratégie de gagner le titre à 5 courses de la fin et on dit au revoir parce qu'on n'a oui. plus d'argent derrière. Je ne vois pas le problème. Bien évidemment. C'est pas, pas mal comme stratégie, mais. Un peu risqué, quand même. Je ne sais plus quel team principal a dit ça. C'est des grosses conneries. J'ai fait un truc là-dessus où il y a un team principal qui a dit Non, c'est des conneries parce que de toute façon, on a des obligations. Donc, c'est peut-être Zafnauer qui a dit On a des obligations et il faut être là toutes les courses. Donc, il n'y a pas de. Pas, il ne faut pas lancer des grands trucs comme ça genre des équipes vont rater 4 courses non les équipes sont toutes là et par contre il y, y, y a du fric à économiser au, à au début de... Manu quand j'avais compris je ne sais pas quel team principal a dit une connerie donc j'ai failli te lancer France Toast comme ça au, <rire> au dépoté mais non j'avais mal c'était Sidel euh, euh, je crois Cidel, je ah oui c'est Sidel c'est ça Non, Franz Toss, t'as pas trop dit de conneries ce week-end. Parce que je crois qu'il a pas trouvé la parole, surtout. Oui, mais je ah, euh... donné, sur les, trois... sur les trois dernières courses, il s'est <rire> donné le garçon, quand même. C'est euh, lui, c'est pilote, on en fait à la place, donc euh, pas besoin d'en rajouter. <rire> donc, voilà. Après, il, a... il a dit que Galli serait 100% confirmé sur AlphaTauri. et c'est arrivé. C'est vrai que oui, il a de... dit. Dire... Oui, bah oui, non, seul truc non, non, seul truc ça, vrai. Ça, on l'a déjà dit. Le problème, c'est quand <rire> c'est Zafnower qui, euh... <rire> qui dit quelque ah. chose. Là, il faut faire attention quand, quand Otmar dit, dit quelque chose. <rire> Je, tiens, je, je, je ne peux pas m'empêcher de vous le, le partager parce que nous avons des fans évidemment dans le Grand Prix hein, vous, le, vous, vous le savez et je salue le, le très sympathique Raled euh, Raled McGregor sur Twitter c'est toujours pas qui c'est alors que c'est nous qui avons créé ce monstre euh, mais il nous a fait un petit euh, j'ai l'impression qu'il est dans une émission de France 2 euh, vous savez à l'époque il nous a fait un petit dessin, c'est comme le vélo club euh, on, a, on, a des, <rire> on a des dessins pendant l'émission voilà, regardez, c'est nous <rire> Oh mon dieu! <rire> ah, c'est plus vrai que la là, oh là là, c est, c est... il y a même ton chat, Franck. Le chat, est là. non tout est tout est fait, c'est sérieux. <rire> Parce que t'as perdu au cours du triste bien. Ça <rire> va évidemment partir en nouvelle photo de profil, c'est a... <rire> comme comme l'ont fait les amis de la FIA et Fever. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Euh... Bon, du coup, ouais, on, on en a assez mis à Red Bull. <rire> les, les taquets sont... Ouais, wow, pour Red Bull, ouais. Je ouais il ils, ils, ont, ils ont pris, là. Ils ont pris, de toute façon, on y reviendra, puisqu'on mais... parlera d'Alfatori <rire> tout à l'heure. Mais <rire> belle course, ça <pas> quand même <rire> le mec était Mais, des mais des bravo, Perez super. C'est bien, euh, Perez, <rire> bravo euh, Bien d'être monté comme ça. Euh, le troisième. Du côté de chez Mercedes, bah écoutez, euh, Lewis Hamilton monte sur le podium à domicile. La voiture Et était quand bien. même pas mal, hein. Ça va mieux, Moi, je de course, dis... euh... ouais. Moi, je dis... Moi je disais à Manu ce week-end, euh, Mercedes c'est les seuls dans la com où ils savaient à peu près qui... où ils allaient sur Silverstone. Et mmh. sur même sur... sur toute la saison, ils étaient hyper prudents sur quand est-ce qu'ils devaient être optimistes, quand est-ce qu'ils devaient euh, faire attention. Pour Silverstone, ils étaient quand même assez confiants sur ce qu'ils allaient amener. Et force est de constater qu'effectivement, les évolutions ont payé. Quoi. Alors, au niveau du marsuinage, ça n'était pas totalement résolu. Il y en avait même un peu dans les virages, c'était parfois un peu flippant. Mais, euh, mais, ça... mais ça fonçait bien, ça allait bien. Euh, bravo, bravo, parce que là du coup on, on voulait, on voulait une, une troisième force pour la pour la saison. On l'aura pas eu sur la première partie, mais je pense que pour la deuxième partie de saison, je pense que chez Ferrari, chez Red Bull, on va commencer assez, un peu à serrer les fesses. Excusez-moi l'expression, parce que si Mercedes commence à comprendre sa voiture et à la développer comme il faut, et c'est le cas. Euh, bah je vous verrai bien, Mercedes, choper quelques victoires d'ici la fin d'année, sans problème. Mmh. Moi je pense que ça va quand même mieux. Euh, comme le dit Verrier Croix, c'est important quand même. Et voilà, vous voyez, la voiture va plus vite. Euh, on a rejoint un petit peu la victoire. En tout cas, voilà, Milton a sorti une performance de choix. Il a mené pour la première fois depuis Abu Dhabi 2021. Euh, Angela Cullen a maintenant une trottinette. Donc voilà, donc, véritablement, il <rire> euh, y a du positif, il y a du nouveau. <rire> Parce que... je, je, je, je suis d'accord avec ça, mais juste pour relativiser un petit peu. On était d'une part à Silverstone où il y a beaucoup de virages de haute vitesse et avec le Mercedes qui a beaucoup d'effets de sol, ça joue vraiment sur ses forces. Et ensuite, Silverstone, c'est un circuit très lisse où il n'y a pas de boss. Et donc, ça aide pour le marswinage. Mar euh, il s'était, et Tottenham l'a rappelé, il s'était également euh, presque un peu emballé après Barcelone. où Il semblait avoir résolu le problème du marsinois après leurs euh, évolutions, ce qui n'est pas le cas. Donc, on reste quand même prudent chez Mercedes parce que peut-être que Silverstone, c'était aussi le circuit qui leur profitait le mieux. Donc, on est content s'il y a trois équipes qui luttent, mais pour moi, ça demande quand même encore confirmation. Un Grand Prix de France, tu leur invites ta confirmation, je pense. Oui. Ah, ah bah, bah, là, Grand Prix alors, de France, quoi. niveau circuit rapide et pas de boss. Et ou... billard. C'est ça. Un Un billard, bien. quoi. Donc. Pour moi, euh, de toute façon, en fait, peu importe confirmation ou pas, euh, bien sûr qu'il y aura encore des Grand Prix compliqués pour Mercedes, mais ça veut aussi dire que d'ici la fin de saison, ils auront des bons Grand Prix. Parce qu'il euh, qu y aura d'autres circuits avec un asphalte propre, il y aura d'autres circuits rapides et au final, ça va être des circuits qui vont les avantager. Donc, euh, ça, ça, ça donne quand même l'espoir. Alors évidemment, moi je ne pense toujours pas qu'ils auront un titre ou quoi, mais ça donne l'espoir de d'avoir jouer la victoire une ou deux fois, deux ou trois fois peut-être euh, d'ici la fin de saison. Et je pense qu'on serait allé à Silverstone il y a deux mois de ça, avant les votes de Barcelone ou juste au moment des votes de Barcelone, la voiture n'aurait pas du tout donné ça. Mais je pense que ça aurait été bien plus loin. Ils auraient certes été devant euh, McLaren et Alpine, mais à mon avis, ils n'auraient pas du tout, euh, pas du tout euh, fait des performances qu'ils ont faites là, avec clairement, je pense que le calif sur le sec, il jouait la première ligne. Euh, Peut-être pas la pole, mais la première ligne. Donc, euh, je pense quand même que c'est des progrès, effectivement, ça de confirmation, mais de toute façon, tout le de, de confirmation cette année, parce que finalement, on n'est pas sûr que le package de Red Bull fonctionne actuellement. Euh, il faut qu'il confirme aussi, euh, même l'on dit, Le package de Ferrari, c'est pareil, etc. Les voitures sont tellement neuves et tout est en tel, en tel développement et les équipes avancent tellement lentement par rapport à avant sur le développement que tout demande confirmation. Mais pour moi, effectivement, ça montre quand même que Mercedes a progressé en rythme, en maniabilité de sa voiture, du moins en, en capacité à la faire fonctionner comme ils le veulent. Et surtout, ça devrait aller mieux encore au fur et à mesure de, du temps parce que quand la directive technique sur le marseillage va rentrer en compte, en fait, elle a, elle a à la fois une question d'oscillation verticale et à la fois une question de, de flexibilité du centre du plancher, c'est-à-dire l'assemblage autour de la planche en dessous, la planche en composite qui est sous la voiture. Et en fait, euh, cette planche-là, normalement, n'est pas censée osciller à plus de 2 mm, euh, et apparemment, Mercedes a déduit et conclu, ou en tout cas compris pendant les réunions techniques de la FIA, que certaines équipes, probablement Red Bull, étaient à 2 ou 3 fois cette valeur, donc avec jusqu'à 6 mm d'écart, de, de, et ce qui ne serait plus possible puisqu'en fait, avant, il n'y avait pas de mesure précisément faite au niveau de l'arrière de cette planche, ce qui sera le cas à partir du Grand Prix de France. Et c'est là que les équipes en profitaient pour laisser un peu plus, de, euh, un peu plus de, de, de variation on va dire, de flexibilité, ce qui permettait à la fois de gagner en, en performance aéro, puisque la, voiture, la, la, la planche se pliait et se baissait un peu plus en ligne droite, et à la fois enfin, permettait de limiter le masculinage. Donc, il n'est pas impossible que Ferrari et Red Bull soient plus sujets à des talonnages et à du des, à, des à partir de de France et qu'à l'inverse, Mercedes aille un peu mieux euh, à ce niveau-là. Après, ça ne résoudra pas tout, mais encore une fois, ça montre qu'au fur et à mesure, ils vont, euh, ils vont réussir à, euh, à se rapprocher de la concurrence et à régler les problèmes. Donc, Pour moi, c'est euh, vraiment le, le signe parmi d'autres que Mercedes va se rapprocher. Encore une fois, on ne dit pas qu'ils vont revenir à leur niveau de 2020 euh, dans deux courses. On dit juste effectivement, ils finiront sûrement la saison sur une bonne lancée pour, euh, pour la suite. C'est ça, on, on note le positif. <rire> euh, non, non mais on note le positif dans, ces, euh, dans, dans ce groupe-là. Bon, évidemment, euh, George Russell, lui, n'a pas pu euh, véritablement montrer, euh, montrer ce que ça pouvait donner en course. Alors, parce... euh, George Russell, moi, je le mets comme le carton rouge. Hein, il n'a pas été du tout été sanctionné par la FIA sur son départ. Je suis désolé, il, il, il se rabat sur Gasly. Euh, ce qui amène au, au, au crash dont on parlera, je pense, peut-être en fin, en fin d'émission. Non, c'est pas prévu euh... Ah non, on ne pas. Bon. On n'a jamais sanctionné Vettel pour la même chose à Singapour 2017. Donc, non, pour... mais euh, je... Enfin, là, je veux dire, il y a quand même une grosse faute de Russell qui ne fait vraiment pas gaffe. Ça méritait quand même quelque chose. Puis, pour, euh, pour sa défense, il partait en dur quand même, où il n'y avait aucune adhérence. Et euh, voilà, Castille euh... est dans son angle mort. Ouais, ah, un ouais, mort, un angle mort, bah, oui je suis d'accord mais un angle mort ça, ça se maîtrise hein, ça, ouais, non, mais il peut pas pas, en fait je pense qu'il s'attend il ne voilà, il, il pouvait pas s'attendre à ce, à ce, non, à ce pour départ pour moi c'est un angle de course honnêtement enfin, je, je trouve que qu'Emile Ores qui avait fait Vettel à la Singapour 2017 était plus violent parce que lui avait un peu plus imaginé ce qui se passait mais, euh... après oui Gassier, Russell ne prend pas un très bon départ mais je pense que lui pense prendre un bon départ parce qu'il a effectivement les durs c'est juste qu'on a vu la différence entre les composés avec Verstappen qui dépasse Sainz Euh, et je pense effectivement il est plus lent mais ouais c'est une faute clairement c'est sa faute de là à le pénaliser je sais pas ça me paraît compliqué alors qu'on pénalise même pas les incidents comme commis virage en temps normal quoi. puis on en parlera plus tard mais il faut quand même saluer son attitude ça précipitation. alors même si sa voiture était déjà il risquait déjà l'abandon il s'était précipité vers vers eux et, et apparemment c'est pas nous parce que j'ai vu passer un tweet de Keno qui disait euh, la première fois que j'ai eu euh, enfin, mon carte s'est retourné pareil Georges Russell s'était arrêté sur la piste pour, euh, pour me sortir et retourner mon car. Donc, euh, bon, c'était pas que du cinéma parce qu'il avait la télé. Enfin, c'était pas du cinéma parce qu'il avait la télé. C'est qu'il est quand même. C'est quand même sa nature. Il est, il est président de GP2A. Donc, euh, voilà. Même si sa voiture. Euh, on ne peut pas dire qu'il a sacrifié sa course parce qu'il était sur le point d'abandonner. On peut quand même saluer ce geste. Oui. Mais en fait, ça, aurait pas... marrant. ça aurait été marrant que le commentaire de Calumailot lance une série de. De petites parodies, tu sais où as... <rire> qui dit « Eh oui, moi aussi, l'heure ma... Première bah, course de f euh, euh, il est venu alors, racistes, alors que pourtant il, il, euh... il n'était pas né, il est venu me, me, me secourir de Ça ah, a été très long. Gérard, Gérard Majac, ça a fait disparaître l'alpha. Il n'a pas compris, c'est tout, mais c'est pour ça qu'il s'est précipité <rire> Il a vu du gravier, il a dit « Mais elle est où là, Où est-elle passée ?» oh là là. <rire> C'est la carte au trésor en fait. Et en fait, il beurre. est monté sur le mur de pneu et il a fait au genre, elle est là Elle je est là <rire> C'est juste ça, c'était pas plus. De... Je l'ai trouvé <rire> Tout va, c'est bon, oui. bon, je l'ai trouvé. Et après, c'est pour ça qu'il est reparti dessus, c'est bon, j'ai trouvé la voiture trouvé. <rire> Le monsieur dedans, c'est bon. Moi, je l'ai trouvé. Je J'ai gagné quoi C'est pour ça que c'est la carte trésor, c'est pour ça qu'on a un hélicoptère qui survole. La piste. Je suis j'ai très content d'avoir trouvé la rose des vents, c'était marrant. Alors cette fois-ci elle était beaucoup plus grosse que d'habitude, donc c'était pas très difficile elle était elle bien elle bien cachée quand même. Elle était bien cachée quand même Ah, il a il a Encore une fois, hey, on en rigole parce que tout s'est bien terminé, bien évidemment. Euh, je je, je yeah. pense pouvoir parler pour mes comparses euh, en mm vous -hmm. disant qu'hier, euh, quand il n'y a pas eu des images pendant quelques minutes, c'était était un peu autrement, hein, quand même, au niveau. Il euh, y a une buzzy qui demande pourquoi il n'a pas pu repartir, simplement parce que sa voiture n'était pas. Il aurait fallu qu'il puisse la redémarrer tout seul. Oui. Et la ramener au stand, comme on fait par exemple au Kone et Tsunoda, même si eux sont revenus sur euh, trois roues ou 3,5 roues. Et demie. Et donc, à partir du moment où il n'a pas pu revenir à sa... par ses propres moyens, il n'a pas pu revenir Mais ça, je trouve ça, et par si... contre, formidable. Moi, je, je, je regardais d'un œil, mais je, je surveillais quand même le téléphone, histoire qu'on ait voilà, peut-être des infos, des trucs. Enfin, j'essaie de, <rire> de rester informé. Et je dois vous avouer que je regarde. Bon, je vois Russell qui sort de sa voiture. Il court. Bah, OK, bon. Je relève la tête. Je vois Russell qui parle avec les gens de chez Mercedes, Bon dans, dans le garage. Je me dis, eh. je relève la tête. Je vois Russell qui est de nouveau dans sa voiture. Vous, attendez, mais... <rire> J'ai <rire> quand même amusé à faire des sprints entre toi, après je relève la tête, il est en train de parler avec Joe Bauer, bon, ça commençait à faire beaucoup. Euh, c'était fort ce qu'il faisait là, John Russell, mais bon, écoutez, on espère... C'est qu lui, lui, un... lui, lui, <rire> lui qui a mené le T chez Gaëtan Vignon Vigneron aussi. Comment, Alex C'est lui qui a mené le T chez Gaëtan Vignon. Vigneron. Bien sûr, mais, non, non, mais lui a tout fait, c'était euh, <rire> <C 'était> vraiment <rire> très fort. Dommage bon, pour M. Constance aussi, c'est la première fois que M. Constance n'est pas constant. oui. Ma en enfin, qualifié était un peu moins bien, mais bon, c'est vrai que ça. La, euh... la fin de série de top 5 là, de, de George Russell, euh, ouais. bah, malheureusement, mais bon, voilà, je pense qu'il aura de quoi, de quoi faire derrière. Mais ouais. avoir vu la course de Lewis Hamilton, je pense que c'est aussi bah, quelque chose assez positif. Je peux se dire qu'il y a au moins euh, des, des, des bonnes choses qui sont sorties de ce, euh, ce week-end de, de Silverstone. Faisait... J'avoue que personnellement, c'est tout bête, mais le dépassement d'Hamilton sur Leclerc et Sainz... Euh, entendre la foule qui était dans un état de transe absolue, ça faisait quand même extrêmement plaisir, qu'on soit pour l'un pour l'autre, que ça c'est pas très important, mais voilà, de voir toute cette ferveur, euh, toute cette passion, euh, parce que je peux vous dire que je suis pas sûr qu'ils auraient fait la hola sur leur, sur leur yacht dans la marina en bois à Miami, euh, ici au moins c'était, voilà. ça, ça C'est les best fans, comme dirait quelqu'un. Je crois qu'il y avait 400, 420 000 sur le week-end, si je dis pas de... Ils ont dit plus 400 000 pour l'instant. Mais sur les 4 jours... Sur les 4 échecs, vous comptez le voilà. jeudi aussi. Oui, euh, parce qu'il y avait du monde hein, pour voir hein. Les, les pilotes faire des courses de ballon. Euh, Il euh, y avait vraiment ce qu'il fallait. En même temps, ils ont vu un des plus gros accidents du week-end. Ça euh... <rire> <C> était content. <rire> vous avez bien fait de se mettre là. et euh, je se demande est-ce qu'on compte les 4 assis sur la piste Je pense pas que vous avez avaient payé eux. <rire> ce jeu, enfin... Mais dur euh... de tenir en une heure et demie, là, quand même. Oui, non, mais là, on, va, on, va, on va aller. Euh, ouais, vraiment, ouais. la Il y a des équipes, on n'a pas grand-chose à dire dessus, mais... Ouais, ouais mais c'est... Si McLaren, on s'embranle, branle. On est <rire> d'accord, on, on, on est d'accord, on est d'accord quand même de, de dire que... Le, le, moi, je trouve que le souci, beaucoup, on, on commence à pointer du doigt, la quoi, tout ça. On est d'accord que le souci n'est pas tant le fait qu'ils soient rentrés sur la piste, mais que le fait que tout le monde est au courant depuis 5 jours, et ils ont quand même réussi à rentrer, quoi, c'est... À un moment donné, On Alors prévient, oui, certes, certes, la police a quand même dit, jeudi, s'il vous plaît, ce serait sympa, ne le faites pas, quoi. ce serait plutôt cool. <rire> euh... La force de persuasion n'était pas bonne apparemment. <rire> Parce que ce qui était fort, c'est quand, je crois que c'est Sainz qui le disait, il pensait que le drapeau rouge était pour les, les personnes sur la piste, euh, oh. à ce moment-là, puisqu'il n'avait oh, ouais, évidemment aucun ouais. moyen de, de voir euh, Joe faire, oh. faire sa figure. On ne saura pas euh, s'ils sont entrés parce qu'il y avait le drapeau rouge, mais je ne pense pas qu'il y avait ce timing-là. Ah, non, ah, non, non pas, ils, ils sont ne ah, oui. sont pas porte, rentrés euh, au même endroit qu'il y a quelques années, hein, parce qu'on demande ça dans le chat. Non, non, là, c'était la ligne droite ouais. au début du circuit, alors que l'Irlandais le, le, en kilt, c'était la, la ligne droite qui emmène vers Stowe. Ah. Quand il y avait l'Irlandais les... en kilt, pas... il n'y avait même pas encore cette ligne droite-là, elle n'existait pas, en fait. Moi c'est ça. Mais euh, effectivement, euh, le, quand même, on, je j'ai pas dessus mais juste ça aurait pu être hyper dangereux s'il n'y avait pas eu de drapeau rouge parce que les pilotes seraient arrivés à pleine balle dessus. Donc, euh, ah, oui. Sans parler qu'il qu est fauche en piste parce que j'imagine qu'il ne serait pas assis sur la piste, mais euh, si la voiture étaient à pleine balle, mais bon, ne serait-ce qu'une sortie de piste avec une voiture qui glisse sur quelqu'un. Enfin, voilà, ah, puis, euh, puis même, tu, tu, te hein, euh, tu, tu te mets très proche. Tu te mets très proche, moi, c'est tout bête, mais euh, les mecs sortent parfois à 2-3 de front à cet endroit-là. Ouais. Euh, il suffit que tu en mets un à gauche quasiment dans l'herbe, il voit les, les gars et il, il, il réagit parce que c'est humain. Bon alors Quand vous voyez la, la non-réaction des pilotes en 2003, quand l'autre a couru euh, sur la en piste... Ça, le, ça le, vrai, le vrai timing, c'est que le peloton qui est passé après l'accident de, de, de Zou est, est arrivé. Ils n'étaient pas encore sur la piste, ils étaient euh, dans l'herbe. Ouais. là où on les a vus assis, se mettre assis, les quatre assis sur la piste, c'est quand euh, Okon et Tsunoda, qui étaient sérieusement accidentés après okay. le premier virage, sont arrivés un peu après tout le monde et ils sont arrivés à une vitesse assez réduite, et c'est là qu'ils ont commencé à s'asseoir effectivement euh, sur la piste. Donc en fait, le, le premier gros paquet qui est passé à, à pleine balle, ou quasiment parce que le, le drapeau rouge est assez vite sorti, ils n'étaient pas encore sur la piste, ils étaient mmh. encore dans l'herbe à ce moment-là. C'est ce qu'on ce dit les, les pilotes à la radio. c'est ouais, que bon. au moment de Okon et effectivement, où ils étaient déjà assis sur la piste. Là, ils ont le... même réussi à, à la piste quand même. Bah, oui, Merde, mais là, mais là, le, le carton rouge, pour moi, je le mets parce que tout le monde le savait. C'est ça le vrai problème, oui. c'est que tout le monde c est venu Et puis de toute façon, ça reste dangereux parce que Wellington Strait, à, euh, en 2014, euh, Raikkonen et Massa s'y accrochent et ça finit par euh, Raikkonen qui défonce le Glissier et tout ça. Et au final, s'ils avaient été au milieu de ça, enfin tu sais pas. Donc euh, dans tous les cas, ouais c'est euh, un peu hypothétique, mais c'est vrai que le fait qu'ils aient pu rentrer et faire ça, c'était euh, ouais, assez fou. C'est un peu passé plus inaperçu que s'il n'y avait pas eu l'accident au départ parce que finalement, bah, tout le monde se dit « bon, Pas le pire qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, oh, on a eu un dimanche de miraculé quand même entre les deux. Non mais bah, ça. Non mais. Ouais. Je, je ne peux même pas. Y... Enfin. Ça aurait pu être un bon nous, bof, le... Un problème arrive et il y en a, il y en a trois ou quatre qui se font saucissonner là. Mais tu peux. Enfin. à buff. On dit. Un Wellington. <rire> <rire> pas un soucis, non. non. Moi, il y a un gros souci, Franck. C'est que là, maintenant, j'ai qu'une envie c'est d'y aller l'an prochain au Grand Prix de Grande-Bretagne, tu vois, avec un costume de pâte feuilletée. Euh, voilà, oui. et puis je suis un peu Wellington sur la France. Enfin, voilà, il ne faut pas me lancer des conneries pareilles. Non, mais <rire> là, tu sais, du coup, qu'à Silverstone, tu n'as pas besoin d'accès paddock d'accès à. C'est tout, tu peux rentrer. Il n'y a pas de a souci à se... seule condition, <rire> tu en parles 4 jours avant. Et comme ça, ça rien. Tu préviens bien <rire> à l'avance, comme ça tout, <rire> monde de... ouais, tout le monde est. J'ai ma carte de presse fran française. Oui, si, c'est si, une carte de presse, Voilà, je vais faire des petites photos. Laissez passer, je vais pas sur la piste, un promis. Vas-y, vas-y, Michael. Moi, j'ai dû dire au mec à l'Indiapolis, j'ai dit, hey, je viens de France, tu vois, je suis j'ai. Et là, ils ont fait mieux. Ils ont fait mieux que c'est ont fait mieux Twitch. Il fait grand prix en direct. Il fait complètement. C'est le pote à vigneron. <rire> son, son premier imitateur, c'est euh, incroyable parce qu'il n'arrête pas d'imiter mes... <rire> mes commentaires. Est-ce qu'il va imiter celui-là je... Moi je serais tout à fait partant, après. Ouais, vous voyez voilà. Et c'est comme ça qu'on va mettre en danger le Grand Prix de France sans des conneries pareilles parce qu'on va se retrouver. Bon, après, Grand Prix de Belgique, hein, ben, je... Ouais, voilà. ah, bon. je, je le ferai pas au Paul Ricard parce que la, di la distance entre le moment où tu passes le, le rail et puis il faut aller sur la piste, je... c'est long. Ah, <rire> Ouais si tu lui fais plaquer sur les trucs abrasifs là ça va faire mal là. Ah ouais non mais ça va, va râper hein, <rire> c'est pas Ils vont te traîner dessus, ça va. <rire> qui... C'est le mec retweeté par Jolie Bonset c'est lui. <rire> <rire> enfin, oui. Quel week-end, quel week-end, Quel week-end. <rire> C'était quelque chose. Euh... Mais bon, en tout cas. Allez, Mercedes, bravo, hein, super. Allez. Euh... <rire> bah, non, on a tout dit sur eux. Voilà, on oui. Alpine. Écoutez François est merveilleux, fantastique. Plus de 90 courses, le tout va bien. Voilà. on va peut-être <rire> commencer à s'y mettre un chez Alpine. Le problème ça, mécanique hein. pour Ocon en qualif. Le problème mécanique en course, je le. Oh, Pourquoi il en course Ouais, mais j'explique pas qu'il y a quand même eu des. Enfin, la voiture ramasse un gros, gros choc au début. Donc, ouais. euh, est-ce que ça va pas faire. Moi, je trouve qu'il fait une course merveilleuse, euh, ouais. sachant qu'il abandonne au premier départ, globalement, quand même. Enfin, C'est ouais. quand, euh, quand même très Et fort. Un très beau boulot des mécanos aussi qui réparent la voiture. Ouais. Euh. Ouais, 35 minutes, ouais. très beau très bon boulot du, du règlement technique aussi qui autorise les mécanos à réparer la voiture alors qu'on est, euh, <rire> on est, on oh est ça t'as toujours été le cas hein. voilà là, bien sûr mais... ah, la, la, la, la fiabilité chez Alpine c'est une des pires des plateaux avec aussi Bottas qui euh, abandonne le vendredi euh, comme le dimanche euh, c'est des gros points de perdu des, des deux côtés et ça fait toujours les affaires de McLaren qui Survie, on sait comment, enfin si on sait, grâce à l'Andonoris, à la 4ème <rire> place. Ah non, on l'a dit tout à l'heure, McLaren, on s'en fout. Non, non, McLaren, il y en a une, on dit bravo, elle est 6 super. Ah, mec, Par contre, l'autre. Alex, il est en train de rhabiller tout le plateau. <rire> non, mais Alex, il se dit, écoutez, je suis là, une émission sur 3. Il faut, faut, faut marquer Alex, c'est un niveau qu'on avait pris du temps, il dit, bon, attends, maintenant, je vais massacrer tout ce que j'ai à vrai. Non, que... mais bon, Alpine, voilà. Vrai, a... Au moins, il y, y, enfin, y a enfin un top 5 cette année, ça y est, on a, on a placé une, une Alpine dans le top 5, c'est un peu ce dont on parlait l'autre jour. Euh, voilà, oui, Alonso voilà. fait une jolie course. Ocon fait vraiment voilà, une belle course et c'est dommage euh, que ça se termine sur un abandon parce que voilà, ça aurait fait du double point sans doute oui. pour Alpine et ça aurait été. Euh, ça aurait été Alors, Alonso s'est aussi déclaré officiellement prêt à replonger pour deux ans de Formule 1 en plus. Donc ça, ça veut dire en gros, Alpine, j'attends la signature de mon contrat. C'est euh, une bonne nouvelle pour, pour Fernand qui va pouvoir faire encore euh, euh, presque une cinquantaine de courses en plus. Il en manquera encore pour atteindre les 90, mais. Ah mais, ah mais maintenant, maintenant voilà. que Latifi claque des Q3, quand il commence à savoir aussi <rire> qu'on ne peut non, plus mettre Piastri chez Williams parce que Latifi voilà, <rire> fait, fait des pertes, donc c'est compliqué. <rire> si, oh, pour Piastri, pour Piastri c'est déjà fait. Il y a maintenant même Capito commence un petit peu à, à ne, ne pas nier que c'est une possibilité, mais que voilà, le seul souci c'est que chez Williams on vise les sommets, donc il faudrait aussi qu'on ait notre propres pilotes à un moment. Pour que Williams vise les sommets, il va quand même falloir attendre quelques années, je pense. En attendant un petit piastri, ça ne ferait pas mal. C'est vrai qu'ils vont faire une belle saison 2023 avec un pilote prêté par Alpine un pilote prêté par Red Bull. Ça fait euh, <rire> compliqué en termes de, de cohésion des équipes, ça. Mais bon, ils trouveront ça, on n'en doute pas. Il faut, il faut continuer de remonter la porte hein, du côté de, euh, de Williams. Euh, pour chez McLaren, et messieurs, quand Dodoris termine 6 sixième, il fait encore un grand prix euh, superbe. Hein, je avec... n'aurais qu'un chiffre à donner... Euh... Sur ma c'est 2,5, c'est l'écart en seconde entre Norris et Ricardo en qualification. Ouais, mais il, il pleuvait. pleuvait. Lui. Ouais, mais bon, sous la pluie. Ah et... non, mais il y a des gens qui disent que normalement c'est cette dixième, donc ça va. Oui, mais Norris est britannique, la pluie il adore. Ricardo il est australien, il connaît que le soleil, c'est normal. <rire> c'est ça. <rire> ça. Non, mais là, Ricardo, c'est terrible parce qu'il a fait deux belles il courses. Fait... Il sortait de deux belles courses quand même, enfin deux courses potables quoi. Et puis là, oui. il, était... il était pas là. Je, Je Enfin. Derrière Ricardo, termine derrière Nicolas Latifi. Voilà, on ne peut pas être méchant avec Latifi, mais il faut quand même prendre le, le non, truc. Quoi. Quand il faut aller sur une F1 qui est très rapide avec des grosses euh, vitesses en virage, il n'est pas là depuis deux ans. Et ça s'est ouais, bah... encore une fois constaté euh, ce week-end. Dès qu'il y a des virages rapides à passer, euh, où il faut avoir un petit peu des, des coronesses, on va dire. Et si, si la confiance dans la voiture n'est pas là, bah, ça ne passe pas. C'est super, du coup, la, la direction que prend la Formule 1 pour lui. C'est génial, ils font faire que des circuits en ville qui tournent comme ça, des bicamas c'est super. <rire> c'est le pilote qu'il vous faut, Eric euh, <rire> si je vous fais réussir. Non, mais c'est vrai que c'est euh, ouais. assez inquiétant parce que j'ai en fait, encore vu des gens qui disent Oui, mais il est maltraité par, ma, par McLaren, euh, il favorise Norris, euh, euh, Zach Brown a été méchant avec lui en public. Putain, Zach Brown a mis un an et demi de, de, de performances qui sont des purges à dire Oui, bah, effectivement, il ne répond pas aux attentes. C'était en réponse à une question qui demandait Est-ce qu'il répond aux attentes Je veux dire, au bout d'un moment je trouve que Zagman a énormément de patience parce que je pense qu'il y a un paquet de pilotes qui se seraient fait alpaguer par leur équipe bien avant ça, avec le niveau qui monte alors moi j'aime beaucoup Ricardo et vous savez à quel point j'étais heureux qu'il aille chez McLaren parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit la renaissance pour lui et en même temps que la renaissance pour McLaren deux ans plus tard ça ne pas trop et franchement là c'est juste qu'au bout d'un moment il coûte trop cher à l'équipe pour ce qu'il leur rapporte donc là c'est désolé mais en fait renaissance c'est le bon mot, c'est parce qu'en fait Ricardo, quand il arrive chez McLaren, c'est renaissance avant le pr premier tour des présidentielles, et maintenant c'est renaissance après législative, tu vois, c'est le truc que tu dis bon, ouais. bah voilà. Bon. C'est plutôt et reconquête, pendant bon. au bout d'un moment. Hein. <rire> Ça, c'est. <rire> et euh, on en parle la... de la tentative d'assassinat sur son coéquipier Ouais, non, mais alors oui, parce que. Avoir protégé sur une place, c'est pas pour tuer l'autre, quand même. Non, mais à un moment donné, voilà, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment triste, c'est que là, le moment où on a vu Ricardo le plus éclatant ce week-end, c'est quand il a éclaté dans Donoris littéralement. Euh... <rire> <rire> Je sais plus qui c'est dans le chat tout à l'heure qui disait c'est les gens vont se le circuit le jeudi pour voir Ricardo faire quelque chose, parce qu'après, c'est plus possible. Mais c'est vrai que c'est. <rire> c'est moche, mais c'est un peu ça. Hein. Oh merde, ah, t'as pas yeah, il le a, dit il faudra il a, juger ouais. en fin de saison. Et on... Oui, bah justement, c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'au bout de 9 ou 10 Grands Prix, on estime que c'est long déjà pour Ricardo. Voilà, ouais, on a quasiment à la moitié de la saison. Et le problème, on sera à la moitié de la saison la semaine prochaine. Et le souci, c'est que, euh, en fait, tout le monde dit oui, il a des moins bonnes stratégies. Mais en même temps, s'il ne partait pas 14e ou 15e à Grand Prix sur 2, on lui finirait des meilleures stratégies. Au bout d'un moment, c'est normal que Max Aren tente de le faire remonter en, en course. Euh, ah, J'aimerais tellement que Zach Brown annonce la signature de Ricardo. Parce que, mais, mais comme ils ont fait avec Rosenquist. Donc, voilà, donc Daniel Ricardo, prolonge <rire> deux ans de plus chez McLaren Racing. Maintenant, sera-t-il en F1, en Extrémie, en IndyCar, en Formuleuse On laisse planer le suspense, voilà. On vous, <rire> on vous en parlera plus tard, euh, bien évidemment. Sera-t-il en e-scooter, sera e cu... peut-être Je ne sais pas. Il sera la, la fashion, je pense. Il, les <rire> life... il fera les collections lifestyle de McLaren. Pas trop ah, mais quand j'ai vu l'annonce le... pour Rosenquist, je me suis demandé si... Euh si McLaren n'essayait pas de garder une place libre pour Ricardo en Indycar justement je me demande toujours s'ils ne sont pas en train d'essayer de le convaincre de, de partir de la F1 parce qu'ils sont contractuellement obligés de le garder c'est lui apparemment qui a toutes les clauses de son côté mais je pense que Zach Brown n'a plus envie de l'avoir en la F1 et je pense surtout qu'Andreas Seidel qu'on entend assez peu sur le sujet n'a pas non plus envie de l'avoir. ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de tension et surtout un peu d'agacement de la part de Seidel qui est très gentil mais qui voudrait bien que ces deux voitures soient au niveau de la première encore une fois On ne peut pas payer un mec 20 millions par an pour faire ce qu'il fait. Quoi. Donc, euh, 20 millions pour, pour, pour se qualifier 14e, une, une course sur deux, c'est beaucoup trop. Et ce n'est pas deux courses potables et puis une victoire l'an dernier sur consigne, je le rappelle, qui euh, sauve le, le tableau, en fait. Donc, euh, ouais, je... malheureusement, il y, a, il y a des questions à se poser et je pense que McLaren se les pose énormément. Et je pense, que, je pense que Ricardo bénéficie d'un contrat très avantageux par rapport à sa situation actuelle. Je suis désolé, mais passer le... de, de transfert convaincre. ultra onéreux euh, chez Renault à pilote indica en 5 ans, il faut se mouiller la nuque quand même. Hein. C est, c est, c est... À personne ne dit ça, je pense. Ouais. Il ne regrette pas son choix d'être parti chez Red... de Red Bull. À chaque fois. <rire> <rire> je, je pense qu'il a un peu les boules, parce que même <rire> s'il était numéro 2 de Verstappen, aujourd'hui, ça se passerait quand même mieux que ça. Ah, bah, Pérez, il est quand même C'est pas ça... sûr, hein, parce que Verstappen, il a pris du niveau depuis le 2018. <rire> c'est vrai. Ouais, mais bon, il aurait quand même, tu vois, bon, je pense qu'il... Il aurait réussi à faire une il... perte de temps en temps, quoi, mais là, c'est... Il aurait Alors, été, en cas, fait, en fait dans une dynamique où Red Bull le connaissait ouais. bien, donc ça avait faire tout il ce qu'il fallait Il serait fait remplacer par Albon en... en 2021. <rire> oh, la réalité alternative qui... <rire> qui fait mal, hein. <rire> euh, mais bon, écoutez, voilà, pour... Pour, pour McLaren, voilà, on ne peut pas dire grand chose. En tout cas, au moins, l'endonnerie, c'est toujours lassurance vie de cette équipe. Et ça, c'est très positif. Tout comme les points, les doubles points de Haas. Alors là, autant vous dire qu'il était temps, ça faisait 3 ans. Les premiers ans, et ça depuis plus Allemagne 2019. Ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'en parler. puisque... Et, et, <rire> là, donc, bravo, euh, As, non, euh, Aston Martin. Bravo. Euh, Aston Martin, moins bravo. <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> Un gros bravo, petit bravo. Un gros non, non, gros bravo. bravo à Mick Schumacher qui a enfin. Oui, ça y est. Ben, ça faisait enfin, plaisir, alors après, comme, comme ouais. je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la fin de course, il est tétanisé par le truc, le garçon, et oui, je pense que voilà, il... mais libéré de, de ce poids-là, il aurait attaqué Verstappen. Voilà, son attaque il... était belle quand même, parce que c'était très intelligent, il le pousse ah, fait... à l'extérieur, il... et il, il replonge contre... à l'intérieur d'une manière qui était très propre, et pour toi, et d'ailleurs, je ne sais pas où il trouve cette motricité, parce qu'il euh, qu était quand même vraiment pas sur la trajectoire idéale, et puis globalement, il a fait une très belle course d'attaque, en fait, donc euh, il a fait des beaux dépassements, et franchement, ça fait plaisir, ça, son début de dernier run était vraiment très sympa notamment face à Vettel et puis apparemment Vettel a dit que derrière lui il était en... il l'encourageait depuis son cockpit donc euh, voilà je... puis, euh, on a bien aimé voir les images de Vettel avec lui après l'arrivée même sa radio à l'arrivée Michimard mm. et, et son ingénieur il y a vraiment alors c'est lui qui a une image très lisse la moitié de la radio c'est des bips il dit excusez-moi pour avoir juré donc voilà c'est vraiment une joie sincère euh, voilà, de quelqu'un dont on a pu un petit peu douter de niveau, mais en F2, comme en F3, il a mis vraiment une saison, une saison et demie à se lancer. Alors peut-être que, alors je ne sais pas par quelle opération il met toujours une saison, une saison et demie à se lancer, peut-être que c'est un petit peu parti, il le méritait, le dernier grand prix de Marc Despoirs, il a eu son, son, son abondant euh, malheureux. Euh, voilà, donc il y a quand même du mieux, peut-être que les coups de pression de... Le Gunther lui ont servi également parce que c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il a pris aucun risque face à Verstappen à la fin parce qu'il a déjà assez cassé de voiture, surtout là entre 7e et 8e, ça ne changeait rien pour lui et c'était vite oublié. Donc mmh. euh, voilà, Verstappen a eu la chance, mais bon, le a eu de la sagesse. Donc ouf parce que euh, presque on s'inquiétait pour lui euh, pour l'an prochain. Là, euh, si ça peut débloquer sa, sa confiance et si on voit le Michoumarin de, de la deuxième partie de saison de Mandarin en F2, alors. Euh, Ça peut être que du bénéfice, même si Nikita ta discipline va nous dire que euh, les résultats oui. parlent d'eux-mêmes, comme il le dit régulièrement, <rire> et je pas face à Magnussen. Mais je Chouarin se rapproche de Magnussen, en plus en termes de chrono, euh, Grand Prix après Grand Prix. Aujourd'hui, il n'est pas loin d'être au niveau, globalement, et euh, je pense qu'en fait, ce qu'il a, qu a eu besoin, c'est de bosser avec un vrai pilote à côté de lui, qui lui a donné des conseils, parce que Magnussen a dit qu'il lui a donné des conseils et tout ça. Et, euh, et je pense que c'est ce dont il avait besoin, en fait, en Formule 1, parce que... C'est vrai que sa première année, finalement, il l'a fait pour s'adapter à son environnement, mais il n'a pas, pas de référentiel, il n'a personne qui lui dit comment faire, et ce n'est pas un rookie qui a été encadré, il a été juste encadré par son équipe, mais c'est short pour avoir des conseils, des petits trucs en plus, malgré l'entourage le, le, de Ferrari, donc là, il a un vrai équipier avec lui, Magnussen, ce n'est pas le premier, ce n'est pas, pas n'importe qui, et qui peut lui donner des conseils, notamment sur la gestion aussi de tout ça, parce que Magnussen a connu des premières saisons compliquées, et là, je pense que tout se met un peu en place, et finalement, la seule chose qui qu'on commençait à dire, il y a trois grands Prix, c'était Schumacher, de toute façon, ne marque pas de points et casse des voitures. Et là, depuis, il est en position de marquer des points et il ne casse plus de voitures. Donc... Mais euh, au moi ça euh, va au moins valider sa place pour année, une année de plus. Est-ce que Magnussen aide autant Schumacher que Bottas aide Zou chez, chez Alfa Romeo Ça, je, je me demande un petit peu. Ouais. Pas du tu coup, as grand, enfin, ce week-end, quand je vois que Zou, il n'est même pas capable de faire un tour. Il <rire> <Qu> est, <-ce rire> est super violent. <rire> Botas, et est il avait passé le premier <rire> virage, franchement Mais euh, non, non, non. Ouais, je Des fois, ça se conduit sur des les roues. Mais... <rire> Parce qu'à à force, euh, force de l'aider, il faut quand même se méfier. Hein. Parce que si j'étais Magnussen, on sait comment ça marche. Hein. Ouais, Maxine, ouais, mais je pense, qu pense que Magnussen, il est vraiment dans l'optique de. De toute façon, c'est sa troisième chance en F1. Ouais, là, il il s'en fout. Il est, il est détente, oui. là, je crois. Vraiment, le gars. Il est lui-même. Je ferais peut-être une année de plus, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Pas... Il y va avec zéro pression que du plaisir. Il a dit lui-même, donc je pense que c'est. C'est plutôt cool pour ça, pour Schumacher aussi, parce que du coup, il n'y a pas cette espèce de rivalité qu'il pourrait avoir avec un plus jeune pilote, qui voudrait absolument l'écraser. Là, pour le coup, les deux veulent faire avancer l'équipe, et c'est ce qui me semble le plus sain. En mode, je préférerais l'ambiance avec je pas ce que tu. Veux. Non, mais au moins, on avait de quoi, on avait, on avait quoi parler avec As tous les, toutes les semaines, c'était cool. On, ouais. vous racontait, euh, on vous racontait la, la dernière fois où Mekita Mazepin avait tenté de tuer Bichumacher. Il y avait au moins un petit côté folklore qui était, qui était beaucoup plus sympa qu'ici. « Oh, bah, hein, Magnussen, il est Schumacher, bravo, oh, c'est bien. » Et rappelle-toi qu'on oh. ne, ne voyait plus Gunter Steiner et ça nous manquait. Oui, là, maintenant, il est revenu. Ouais, mais, ouais, mais en même temps, quand tu vois, grâce à Drive to Survive, qu'il faisait des, une espèce de pub pour des, des meubles pour que... enfants, là. Gunter ouais. <rire> Steiner, il a donné des armes à l'Ukraine, là. Je pense que c'est pas possible. <rire> Vous <rire> êtes sûr que Gunther Steiner n'a pas eu un rendez-vous en Russie avant le... Autour de la pas bien. Écoutez, euh, si vous pouviez faire quelque chose comme ça, moi je me débarrasse d'un pilote, et ça se passe très bien. <rire> et, du coup la saison se passe très bien. Donc, il est très content maintenant, Gunther. Et, euh, et là, euh, As oui. qui réussit sans évolution, ah, quand même, euh, ça valide un petit peu la stratégie de, de Gunther Steiner. Alors, On dit la même chose de l'Alpha qui, qui n'apporte pas d'évolution, et etc. Et Bull en apporte plein. Bon, As ils ont quand même un bâtiment à Maranello rempli d'anciens ingénieurs de, de Ferrari. Donc, euh, ce qu'on dit sur Alfa Touris, si on devait être euh, finalement un petit peu logique, on devrait aussi s'interroger sur, sur Asse. Mais bon, sans évolution, ils arrivent quand même à marquer des, des petits points. Ça valide quelque peu leur, leur stratégie de, de développement. On sait qu'ils n'attendront pas d'évolution avant la Hongrie, peut-être la France. Euh, quand on voit voilà, ce qui se passe quand on, a, quand on amène des évolutions chez Williams avec Albon, voilà, c'est pas illogique de voir As progresser ainsi, parce qu'ils n'ont ils ont pas de budget, et euh, sachant que la moitié de leur budget de développement, pas chez Ferrari, bon j'ai rien dit, Mais, euh, voilà, ils s'en sortent, ça valide plus de moins la stratégie, ils ne peuvent pas faire beaucoup plus, et euh, voilà, huitième, ce c'est pas si mal pour moi, ils peuvent aller chercher Alphactory, factory à dire Ouais, et je, je pense que, euh, en fait, là où ce qui, ce qui valide complètement le fait qu'ils n'amènent pas de, de veaux, c'est qu'eux sont pas au plafond. C'est la seule équipe, je crois, qui n'est pas au plafond et qui a encore besoin d'économiser un peu et de faire les calculs de sur, sur, sur son fric. Donc, euh, ils prévoient un gros, une grosse évolution. Steiner a dit que la voiture serait visuellement très différente à partir de la Hongrie. Euh, je, pense que, je pense que, As A décidé de faire une saison en deux parties, ce qui est déjà mieux qu'elles étaient les, les trois dernières saisons qui étaient des saisons en une partie et plutôt c'est une partie de trois saisons parce que c'était la même voiture tout le long et là c'est vrai qu'au moins ça permet d'avoir justement ce, ce, ce petit progrès à la mi-saison et puis de, de repartir sur quelque chose de mieux qui leur permettra peut-être d'aller jouer encore une fois des points et franchement honnêtement c'est déjà gagné pour eux, ils ont raison finalement de, de, de passer rapidement sur 2023 en disant on a une base solide de voiture sur laquelle se développer parce que le, le, la, la saison de A c'est déjà un succès en soi ils ont marqué des points plusieurs fois ils ont joué des doubles qualifs, ils font quand même cinquième et sixième en qualif au Canada. Je veux dire, pour eux, c'est déjà un succès. Je ne reprendrai pas les propos outranciers de Gunther Steiner à ce sujet, mais deux points, c'était déjà son bonheur. Et franchement, euh, honnêtement, le, le, ce qu'ils ont marqué là et le fait qu'ils se battent pour la 8e places, c'est déjà une réussite pour eux. Et avec leur position qu'ils ont, la, la, la, la, la, comment dire, le développement de l'équipe, la façon dont ils changent encore un peu leur stratégie de travail et tout ça, ils ont raison de ne pas trop en vouloir la première année et de ne pas tout miser sur 2022. Euh, mmh, finalement, ouais, mais... finalement c'est un peu la stratégie qu'ils avaient faite en 2017 où ils avaient fait une saison qui n'était pas terrible en disant nous on avance parce qu'il y a le halo qui arrive l'an prochain et puis on veut que la voiture soit per per perfectionnée sur cette base là qui était bonne et on a vu que ça avait fonctionné en 2018 ils jouent la quatrième place du championnat donc pour moi c'est euh, As reprend un peu sa bonne stratégie et, sa, sa bonne, euh, et reprend un peu ce, son, son... Je ne suis pas très bien d'accord avec toi, Manu, parce que je, pour moi, c'est une stratégie qui s'est imposée à eux à cause des, de l'inflation, des coûts de transport, de la logistique. C'est qu'ils ont un budget et on sait que Jean ne mettra pas un million d'euros en plus. S'ils veulent du budget en plus, il faut qu'ils aillent chercher un grand oui, nombre Donc, je pense que leur stratégie elle est simplement dictée par be ce besoin de finir la saison. En gros, il y a peut-être à avoir des évolutions qui auraient dû sortir avant. On s'est dit ça ne va pas être possible, du coup, on ne va faire qu'une seule, mi-saison, et on se débrouille pour terminer la, la saison avec le budget qu'on a. Ce n'est pas une stratégie volontaire, je pense, Chias. Ils n'auront pas d'argent en plus. Comme Gunter le dit, si Ginas avait de couper ils, le robinet, ils de il robinet. Ils peuvent, euh, ils, ils peuvent avoir plus d'argent, parce que maintenant que l'oligarque à Crène Blonde est reparti, c'est redevenu une équipe américaine, donc ils peuvent aller chercher plein de sponsors quand on voit, euh, quand on voit la, la croissance de la F1 aux États-Unis. Donc, à mon avis, c'est un peu sous-exploité, ce d'équipe américaine. Ils, ils n'ont de... pas de directeur commercial. Euh, en charge d'aller chercher ce genre, ce genre quand on de... Voit ce qu'arrivait qu à faire Zach Brown alors qu'il n'est pas dans une équipe anglaise. bon. Surtout, Zach Brown a signé Coca-Cola en 2018. Hein, franchement, il euh, faut, faut avoir une sacrée force de persuasion pour signer Coca-Cola avec ce que faisait McLaren en 2018. Donc, euh, pour moi, as peut signer des sponsors. Puis, Et va y est arriver, est, ce qui n'est que... pas, pas si dur, bon, je, je vous trouve quand même... Euh, Zach Brown, il est arrivé, il a dit Coca-Cola. Oui, il aurait coûté. Euh, nos voitures sont pas. dernières, euh, mais voyez le bon côté. Elles sont plus lentes. Ce qui veut dire que votre publicité <rire> met plus de temps à passer devant les spectateurs et devant les caméras. <rire> Donc vous avez plus d'exposition. avait de juste oublié de leur dire qu'on ne les verrait pas à l'écran. Mais... Oui, ça... oh, oui, mais tout de suite, tu pars de. Oh mince hey. Et Google, <rire> ça va tellement vite que ça tourne. <rire> qu Ils a oublié qu'ils avaient et... Google. Mais, vrai. mais, mais après, en fait, ça montre quand même que quand tu as un bon directeur commercial, eh ben, tu fais des choses assez incroyables. Parce que McLaren, avec les résultats qu'ils ont cette année, ont quand même Google. Euh... Coca-Cola sur la voiture, avec des sponsors hyper intelligemment placés, et c'est vrai que ça fonctionne. Donc, euh, As a peut-être ce, ce déficit-là, mais je pense aussi que, de toute façon, ils ont quand même cette volonté de garder une, très, une identité As très importante, et... Euh, Et après, je pense que Jean As veut voir en fait, à quel point l'équipe va devenir profitable sur les 2-3 prochaines années avant de voir pour la suite. Donc, euh... ah bah, elle a fait la meilleure affaire. Ouais, Ces agro ouais. ça vaut 1 euh, milliard de dollars maintenant avec euh, une ouais, on rappelle, on, on rappelle que Jean As, l'objectif principal, lui, c'était simplement d'avoir un panneau publicitaire ambulant qui, euh, avec marqué As en gros sur les côtés qui, qui roule au calcan du monde. Et... et je voulais encore répondre à Alex sur le fait qu'il euh, y a bâtiment As euh, au sein de, de l'usine Ferrari. On est d'accord, mais eux, au moins, ont annoncé qu'ils auraient une évolution cette année. Chez Alphatori, qui partage quand même pas mal de choses avec euh, Red Bull, on sait toujours pas. Peut-être qu'il y aura des pièces. Ah, si on alors, de ce qu'a dit Gasly, il faut attendre deux courses. Ouais. Mais je crois qu'il y a deux courses. Gasly avait déjà dit qu'il fallait attendre deux courses. C'est euh... ça. Ça fait quoi par rapport à Alpine bon, en fait, Le elles vont plan, Bull, course, Les plan sont sans course. là moi, je suis perdu. <rire> elles vont d'abord chez Red Bull, les pièces, euh, Alphatori, j'ai l'impression. <rire> oh, l'horreur Vous êtes avez... bien, vous avez tout développé. Alors maintenant, on vous prend la pièce et puis on vous la rendra si elle est performante. Voilà, Merci beaucoup. Euh, non, mais bon, c'est sûr que c'est quelque chose à faire. Bon, chez, chez, euh, chez Aston Martin, ça fait 9 et 11 avec Vettel et Stroll. Euh, Vettel, qui de toute façon lui a connu le meilleur week-end de sa saison, puisqu'il a piloté la voiture de Nigel Mansell, ouais. donc euh, euh, avec des carburants verts en plus. Il a dit qu'il était déçu parce que le dimanche matin, il voulait se raser pour garder que la moustache et il a oublié de le faire. Mais voilà, Ce qui aurait été ah, très beau. Il est <rire> con Pardonnez-moi, c'était carte de langage, mais enfin. Ça aurait été la meilleure chose du week-end, je pense. Non, oh, parce que c'est... Crois... Oh, au Grand Prix, vrai. la seule émission de Twitch paritaire où il y a deux personnes barbues, deux personnes non-barbus. <rire> le Racing vrai. Café, il n'y a que des barbues. Exactement. <rire> bon. voilà. Maintenant, il y a un moustachu, mais... mais bon. ouais, ouais, ouais, qu aura... ouais. Peut-être qu'on aura une femme, d'ailleurs. Non, au bon. Grand Prix. Ah, bah, c'est vrai. Quand on aura une femme, elle voilà. Quoi, quoi Quand on aura une femme, elle fait... Oh la vache. La violence... Oh là, là, là, là. Aïe. Soyons bon, précurseurs C'est compliqué bah, ouais, bah, Bien sûr Bah, bah, mec elle mettra une robe et se rasera pour la prochaine fois <rire> S'il vous plaît Laissez ce genre de choses au Racing <rire> Café Où elle mérite d'être S'il <rire> vous plaît <rire> On Reprendra ce débat Un jeudi soir merci <rire> bah, Tu veux pas jouer à Conchita Wurst <rire> Ça, c'est le mercredi soir sur la chaîne de Michael. Pourquoi <rire> Je J'ai déjà la barbe, il manque qu'une qu perruque, tout va bien. Euh, Nitra nous dit l'année où Chadwick ne sera pas championne de la W Series. Mal ouais, va le parce que bon. Ouais. Et on a eu une intervenante dans le récit de café. Rendez-vous compte, mm. cette chaîne a déjà euh, fait intervenir des femmes. Enfin, une femme, mais en tout cas, euh, on aimerait vraiment. Mm. Mais en tout cas, euh, Franck, lance ses débats en oh mon privé. Il, il devient, le mec qui a une goutte qui coule comme ça, qui dit Ah, parce que, un donné, moi, je euh, je, je, je, je peux. Euh, <rire> le mec qui sent que c'est un truc très compliqué. Euh... Putain, il peut se dire dit « Michel Bouton n'est pas dispo ». Alors, elle l'est peut-être. <rire> Maintenant, si tu pouvais écrire « Michel » avec un « E » au bout, ça nous arrangerait. Donc... <rire> <rire> ça, pose, ça pose problème. Parce que là, on parle du tout pas de la même personne. Parce que Bonjour, sinon, alors, moi, moi, je vais prendre, moi, je vais prendre, moi, je vais prendre Bouton, ouais. les, les pages blanches ou les pages jaunes. Je vais regarder et je vais trouver un, un Michel Bouton. <rire> et je vais l'inviter dans le <rire> café. Alors, M. Bouton, avez-vous une caméra Oui. <rire> oui, messieurs, là, le non, c est c est le, on vous l'a promis. <rire> Michel Bouton, salut <rire> <rire> j'espère que vous avez... <rire> ça, serait... ça serait pas. si tu trouves une Frédéric Mercure si ça peut pas être <rire> <Frédéric>. <rire> euh, mais bon en tout cas vous avez remarqué Castel Martin un super voilà et puis Lance Roll n'a pas pas fait de l'inverse alors Landstroll mais... je veux pas en parler parce que Landstroll il, deux... il a donné deux phrases hier en débriefing donc euh, ouais. si il ne parle pas on ne parle pas de lui voilà. Là, après la radio à l'arrivée c'est silence ah non mais pas, pas Moi, Je ne veux plus en parler tant qu'il ne fera pas d'effort de, de, de, de faire le rôle de pilote de F1. Quel temps qu'il ait dit, ce n'est pas Michel Bouton, c'est Michael Sheep. <rire> Michael Sheep. <rire> in, in the forest. Michael <rire> Sheep et oh, mon Patrick ça... Danick. <rire> Patrick Danick. <rire> <rire> euh... Non, mais voilà, par contre, VTL a eu une très belle course parce qu'il partait quand même 18 e Ouais, bah, il était éliminé en q de Oui. Et c'est vrai que euh, très belle course, et puis euh, voilà. C'est l'anniversaire, donc au moins il a sauvé son dimanche. Euh, après, Aston a mené son package évolué qui était censé convaincre ou euh, participer à convaincre Vettel de poursuivre l'aventure avec Aston Martin. Je suis pas sûr que ce soit très concluant euh, sur ce point. Sur le chat, je... ça allait quand même pas mal. C'est sur la pluie vraiment où ils ont galéré. Hein. C'est une catastrophe cette voiture. Elle ah oui, non, elle n'avance pas. Mais... Moi je suis désolé, mais c'est vrai que tu dis que c'est un instant de Vettel. Là aussi, hein, si vous regardez la course sur F1 TV, peut-être qu'à chaque fois que vous avez vu Sebastian Vettel à l'écran, vous avez peut-être entendu que c'était son <rire> anniversaire. Et c'est quand même <rire> <C 'est> génial. <rire> juste euh, une stat, c'est que sur les 5 derniers Grand Prix, c'est 5 éliminations en Q1 pour Stroll. Il Il a... mais... oui. Mister Consistency donc. <rire> c'est comme Latifi Latifi aussi parce qu'on parlait de Russell mais Latifi n'est plus Mr. Consistency la fille 12ème alors euh, donc c'est beaucoup est plus Et puis il a fait une Q3 aussi voilà, euh, je ah oui c'est le très bon de, de Latifi on ne le dira pas souvent mais quand il le fait il faut quand même le reconnaître c'est-à-dire qu'il fait il fait, il fait, il fait, la, il fait la, la Q3 tu peux dire tu peux même trouver ah oui mais en Q2 il fait le tour au bon moment juste avant que la pluie redouble enfin tu peux tu peux trouver des circonstances pour les autres mais en course il est très longtemps 9ème Euh... Non, et puis il n'avait pas les oublié, évolutions, William, euh, oui, c'était seul seul album, il, avait il les avait. Il n'avait pas la voiture évoluée. Oublique qu'en Q3, ah. il se met une boîte par contre quand même. On ne l'a pas, pas vu sur le World Film, mais il met la voiture dans le mur en Q3. Mais, non, euh... mais ça reste, son... le problème, c'est que c'est Le problème, c'est que c'est le seul depuis le début de l'année. Et comme le disait Franck, on a l'impression, à entendre Capito, que Piastri s'est déjà fait. Voilà, c'est très bien, mais ça reste, à mon avis, trop tard pour, pour la Tiffy. Il quand même des encouragements. Euh, pour lui, euh, je pense mmh. qu'il qu le mérite. Ça peut paradoxalement le libérer, c'est bête, mais de, de ne plus rouler en se disant bah, je roule pour mon avenir parce qu'il sait très bien qu'il ira pas dans une autre équipe, je veux dire, je ne peux pas. Enfin, je ne vois, vois pas qu'il pourrait euh, l'engager. Ouais. ça se trouve, ça va lui dire bah voilà, écoute, moi maintenant je donne le maximum, je, fais un peu, je me fais plaisir. Et puis voilà, euh, un peu. McLaren, ah. qui à payer Ricard de 20 millions, autant avoir un pilote euh, payant. Un, un petit Sophie Nafou de chez As, euh, pourquoi pas hein, Si euh, Kevin. Donc, pas oui, pas si Kevin jeu, ne euh... continue pas, mais ça me paraît. Euh... Problème, mais j'imagine bien McLaren, c'est qu'il se loupe avec dans les grandes largeurs, et qu'il dit, bah, écoutez, voilà, bon, on doit dépenser 20 millions pour Ricardo, que, euh, voilà euh, pour une année d'hiver, euh, et en plus, on fait venir Latifi. En 2008 le père de Latifi, Michael Latifi, avait investi 400 oui. millions, je crois, dans, donc, bien sûr. chez McLaren. Donc, Moi, je suis aux agroes, quitte à faire ce que fait des Ricardo et payer 1 million. Imaginez, en plus, les salaires des pilotes, ils étaient dans les budgets capés. 20 millions perdus comme ça, pas mal que l'arène. Ah, mais là, ouais. moi, je ouais. prends ouais. la fille. C'est un conseillatrice, c'est ce main. que tu fais. C'est un triste pour Ricardo, ce que tu fais, Alex, mais c'est totalement vrai. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de a beaucoup plus rentable que Ricardo. Avec, bah, tous les pilotes, en fait, sont plus rentables que Ricardo. Voilà. Plus 20 moins 20, vrai, ouais. 20 ça, fait plus, ça fait plus 40 ans de différence, c'est clair. C'est vraiment dégueulasse ce que tu dis, Alex, et c'est encore plus dégueulasse que c'est vrai, quoi. C est, c est ouais, c'est ça. Dégueulasse. Vraiment, ce qui est vraiment est... scandaleux dans ce que tu dis, Alex, c'est que t'as tout à fait raison. Et ça, je trouve bah, ça oui. dégueulasse. Tu vas vraiment <rire> oser dire des vérités dans cette émission. T'as pas de... T'as pas honte. Il y a ni trame que un petit duo stroll Latifi chez Aston. Oh là là. Ouf, voilà. Ah, cela euh... dit... Ah, cela dit, Latifi pourrait battre son équipier, de temps en temps, donc... Euh, ça serait... <rire> Ce serait ce, que, ce serait ce qu'on appelle afficher ses ambitions euh, <rire> <rire> et s'ils si ont aimé le duo de pilotes cette année attendez-moi en prochain <rire> ah putain à ce moment il se prend le karma depuis deux ans quoi. <rire> oh, euh, oui, mais il Depuis il est extremely angry <rire> <rire> oh la vache Ouais, un... ouais ouais ouais ouais il est, il est toujours très bon lui hein. bon euh, chez AlphaTauri là c'est soupe à la enfin c'est soupe à degris quand même très clairement parce que là la, la, la... Enfin, c'est une c'est une bêtise qu'il fait sur euh, sur Gastly parce bon, qu'en fait, fait il perd l'arrière quoi c'est euh... en fait, ce qui est, oui. est énorme avec AlphaTauri c'est un peu la loi de Murphy c'est tu sais, tout ce qui pouvait mal se passer le, le week-end est catastrophique tout se passe mal et tout ça la qualif c'est le seul moment où ils allaient peut-être que finalement On a une chance parce qu'ils arrivent à faire 11 et 13 sur la grille, ce qui était un miracle absolu. Ils pensaient même pas passer la Q1 sur le sec. Et euh, le, le, le lendemain, ils sont dans les points tous les deux. Donc je dis putain, c'est en train de sortir le miracle et tout ça. Et t'as l'autre <rire> qui arrive qui fait un tête à queue quand Marc son équipier. <rire> c'est vraiment le truc, mais genre. Mais... Tu sais, t'as Tsunoda qui est pris dans le premier crash, il dit plus rien, machin. Ouais. Allez, il dit va, ah, on force et puis il ramène la voiture au stand, on l'arrête. Ouais il y a eu une, la course des deux un truc qui, qui n'arrive pas quoi. tout foutu en, fait, en merde c'est la deuxième grosse bourse de suite après Montréal où il rate la sortie des stands c'est le... le seul des quatre pilotes de l'univers Red Bull qui n'a pas de contrat encore pour l'an prochain alors je pense qu'il sera sauvé euh, parce qu'il n'y a pas grand monde derrière parce que peut-être on ne sait jamais si Honda revient mais euh, Ça vient un petit peu contrebalancer ses performances qui étaient en progrès. J'espère qu'il ne va pas retomber dans sa spirale de l'année c'est-à-dire, je fais une bourde, je panique, j'en fais une deuxième, je panique, j'en fais une troisième, etc. Je panique, et je bouge plus. Travers, comme on dit. je ne peux rien. Ben... Bah là, en tout cas, il est retourné dans un travers. Ça, on l'a vu. Oui, c'est. Enfin, il est tabou travers. Bague. Désolé. Je pense que. Je je pense que Honda ne reviendra pas euh, A priori euh, Red Bull a quand même été assez clair normalement il y aura une annonce Red Bull Porsche ce, ce, cette semaine en plus donc a priori euh, ça ne va pas se faire et je pense que Sunoda sait que si quelqu'un doit le sauver ce sera Helmut Marco et malheureusement quand tu sais qu'Helmut Marco doit te sauver ça ne doit, doit pas être dans le meilleur des <rire> ah, états pas... psychologiques quoi. <rire> et, et euh, Sombra euh, euh... une délicate qui nous dit comment ça pas grand-monde derrière ils ont eu Yuri Vips <rire> ah, <rire> <rire> on dit non, non. de aides que non à que. A plus L'Académie le... bon Ravoule a changé. De... à la suite de leur volonté de faire une casquette spéciale de la couleur rose, Yuri Vite, ne fait plus partie de l'Académie. La... De la... <rire> non, non, mais en oui, après, ça. ils ont Diane Lawson, mais ça, ça, ça ne rapporte pas grand-chose. Et ils ont Denis Hoger, qui est encore un peu tendre, et je pense qu'ils ne pas le premier... Ah, le... le plus prometteur, ça me semble à mais on a le temps encore, ils en F3. Short, hein, ouais. Et on rappelle en plus que le, le passage F3, même si c'était pour dans deux ans, passage F3, F2, F1, on a vu avec Tsunoda que c'est un peu limite quand même. Et puis on a vu ce que ça donnait quand tu passais de la F3 à la F1 avec Max Verstappen, un pilote brouillon, agressif. Et... <rire> et ouais, regarde, regarde, regarde 7 ans plus tard, il n'arrive toujours pas à savoir qu'il ne faut pas envoyer les autres pilotes hors piste. Donc. Ouais, ouais bon. mais il le fait avec le numéro 1 et il t'emmerde. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit, tu vois. Je pense qu'il emmerde absolument tout le monde d'ailleurs. avec 50 millions par an en plus sur son compte en banque. L'autre, il arrive, tu, tu te les rageux, j'ai le 1. Ouais, vraiment, euh, et, puis, et puis en plus, je veux l'avoir avant. En plus, donc si tu veux, c'est ça euh, bien. Putain, euh... Alors, j'espère que vous avez clippé ça. Mais, si on, si je viens de porter le, le mauvais oeil Il y a Max Verstappen qui perd le titre au dernier, <rire> au dernier Grand Prix face à Saint-Jouperet. La Red Bull va plus mettre ah, un, pas de, un pied devant l'autre de, jusqu'à la fin de saison. faut être battu par Alfa Romeo. Euh, ce qui me permet de parler Alfa Romeo. Hé oh. hey hey, ah, bon, bon. oui, on, on, on a plus l'habitude d'en parler aussi tard, mais c'est vrai que bon, c'est un week-end... Euh, Euh, ouais. On les a pas vues, oui. Il y en a une qu'on a pas vue pendant très longtemps. Il y a une euh, ouais. sans dessus dessous, hein, quand même. Au <rire> bon, moins, maintenant, on a une belle vision de comment fonctionne le plancher des F1, parce qu'il nous a fait beaucoup de vision dans tous les angles. ça ne m'a souligné pas à l'envers. hein. <rire> Ah, mais, hey, mais, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé fort bien parce qu'on dit Ah oui, le, le arceau il a cassé. Non, mais vous avez vu l'effet de sol de CF1 a, Ah oui, il collé, quoi. Ça ne, ça ne bougeait pas, c'était lisse, quoi. le il est Rentré dans la terre, quoi. Mais, euh, mais bon, ouais, euh... puis, comme on disait, voilà, comme on, disait voilà, on en rigole, c'est parce que. Voilà, non, mais bien sûr. il a sauvé de vie euh, celle de Miss Ali le matin et euh, voilà, celle, de, celle de Zou, celle de Zou. Euh, ben, le durant la course, donc c'est vraiment, on revient quand même de loin avec le grillage aussi, c'était extrêmement spectaculaire alors sans craindre, enfin on pouvait presque craindre hein, presque humblement 55 j'ai pensé à ça, mais euh, voilà, on revient quand même de, de, de loin bravo, à... ouais j'ai vu une, une autre image, un autre angle en fait, c'est parce que beaucoup de gens à la tribune ont, ont filmé et, et j'ai vu un angle, où on voit vraiment la voiture s'écraser dans le grillage ouais. et là que tu... parce que sur la vue qu'on a à la télé, c'est pas je trouve que c'est pas si ouais. impressionnant, c'est impressionnant parce qu'on sait que c'est un grillage la voiture n'a rien à faire là Mais quand tu vois la résistance, il est violent. Je me suis fait un, un, un plaisir à reprendre les déclarations des pilotes avant l'introduction des Halo. On, On avait par exemple Hamilton en 2016 qui disait ⁇ S'il vous plaît, non, c'est le pire changement esthétique de la Formule 1. Je soutiens l'objectif d'une meilleure sécurité, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes en Formule 1 et la F1 aujourd'hui va parfaitement bien. ⁇ On avait aussi Adrien Lewet qui disait, etc. J'ai des impressions mitigées sur le halo. Euh, quand quelqu'un se blesse, euh, gravement se tue, c'est horrible. Mais l'ingénieur en moi dit cependant que le halo semble juste être une solution maladroite et horrible. Euh, ah, ceux qui étaient pour, euh, il y avait quand même Toto Wolf et jean Todd. Le un des pilotes qui était le plus contre, c'était Romain Grosjean qui disait Je ne veux pas arrêter les progrès de la sécurité en Formule 1. Mais si nous sommes des pilotes de course, c'est que nous avons fait le choix d'arriver dans un sport qui est dangereux. Je ne suis pas du tout en faveur du Halo. Je, suis, je pense qu'il va contre l'ADN de la Formule voilà, 1. Des déclarations qui ont mal vieilli. Il, y a, il y a bien changé d'ailleurs, Romain Grosjean. <rire> Grosjean, Grosjean l'avait dit, euh, après son accident à Bahreïn, il avait dit j'avais été un des, plus gros défense, un des plus gros défenseurs de la F1 anti-Halo. Et je me rends compte que c'était euh, une grande erreur. J'entends donc il s'est fendu le tweet oui. pour dire ah, j'ai eu raison je pense son tweet il aurait marqué juste chais ça aurait été pareil <rire> alors les pleureuses chais <rire> <"Shay". rire> il, il a raison parce qu'à l'époque tout le monde a dit oui, il fait chier avec ses conneries de sécurité etc mais là pour le coup encore une fois merci la FIA parce que Alors après, le seul, le seul, euh, on a eu vraiment beaucoup de chance hier sur le fait que, que Joe a percuté le mur par le plancher, par enfin, le grillage par le plancher et pas par la tête, parce que n'ayant plus d'arceaux de, de, de, au-dessus de lui, il aurait pu vraiment se faire très mal euh, encore une fois. Enfin, il y a cinq ou six fois, il aurait pu se faire très mal en, en 200 mètres. Mais. Euh, ouais, mais finalement, en soi, il aurait eu le halo et, et du ouais, coup. Ouais, mais après, euh... T'es jamais à l'abri qu'il y a un, ça tape pile au mauvais angle. Oui il y a, non mais qu'il y a un non Bien sûr, je veux dire c'est pas. Il y a un peu... non, accident physiognomique d'Anweldon, tu vois. Où, bah, ouais, bien oui bien passe... sûr. Alors... Mais c'est vrai que. Euh, Vas-y Manuel. Non mais c'est vrai qu'effectivement, euh, effectivement, de toute façon, le Halo a fait un boulot incroyable parce qu'il a fait ce pour quoi il était destiné, puis il a fait des choses pour lesquelles il n'était pas conçu. Euh, parce qu'une fois que l'arceau le, le, le a cédé, c'est lui qui a tout tenu. Euh, oui. Il a tenu sur... parce que l'arceau en fait cède en grande partie au moment de, du premier choc. On a vu que ça a creusé l'asphalte. Ensuite, au fur et à mesure, la voiture glisse, ça s'effrite, se, donc la voiture baisse, et à partir du moment où c'est le halo qui tient, il y avait de la peinture et tout ça, mais le halo ne bouge pas, donc c'est-à-dire que structurellement et, euh, structurellement, et à la fois sur le, la, le matériau du halo, rien n'a bougé pendant 200 mètres de glisse, plus plusieurs chocs encore en tonneau après. Ouais, donc, le halo euh, sur, le, sur le crash de la F2 qui ne bouge pas, c'est encore plus impressionnant, ouais. parce que oh, aussi. là, pour le, pour le ça... coup, il y a la F2 qui arrive quand même sur euh, Nissan C'est au c'est ça C'est au Guerre qui arrive sur, euh, sur, sur Nissani. Euh, c'est pile dans le halo, je veux dire, et le halo, il ne bronche pas. Il euh, a fait dégage, c'est merveilleux. Ce il y a, y a 600, 600 et quelques kilos qui arrivent à, à, à bonne vitesse. Euh, donc là, en, déjà en, là, en, moi j'étais impressionné. En, mais, en. mais là, effectivement, dimanche, euh, retourné, effectivement, il a fait une deuxième protection. Et sur les tonneaux de, de, de Zou, c'est... Le timing, il est parfait, entre guillemets, de, du début à la fin, parce que quand il va s'écraser et qu'il repart au-dessus, voilà, c'est vraiment le, les bons angles qui tapent, c'est le, le plancher qui va taper le grillage et pas la tête, ça retombe juste au milieu entre, entre, les, entre la barrière en, en métal et les grillages, est est, tout est miraculeux dans le, dans le timing ouais. de, de ces rotations, quoi. Et, certains, et certains, même dire, certains ont même commencé à dire, parce qu'évidemment, il y aura toujours quand même des détracteurs timide, maintenant, parce qu'on a vu que le, le halo fait quand même le boulot, mais certains ont dit « Ah oui, mais vous voyez, quand la voiture s'est retournée, il n'a il pas pu sortir parce qu'il y avait le halo. Euh, » N'oubliez pas que de euh... toute façon, il n'y avait plus d'arceaux, de, de, donc la voiture bah se serait juste écrabouillée contre le rail, et puis basta, et si euh... il n'y avait pas de halo, ouais. il ne serait pas sorti Alors, quand pouvoir, même. Euh... Pour pouvoir sortir de la voiture, il faut être vigilant d'abord. Ouais, c'est ça. déjà, c'est peu de choses. ça, parce qu'il euh... a de la chance déjà que la tête ne, ne s'enfonce. Enfin, il faut voir qu'au moment où il rentre dans les graviers, sa tête est dans les graviers. Il n'y a, a pas assez de marge pour que sa tête ne soit pas dedans. C'est un peu comme, comme ce qui s'est arrivé à Pedro Diniz il y a, il y a 23 ans. Et il euh, ne faut pas oublier aussi que, en fait, de toute façon, même s'il si n'y avait pas eu l'eau, il ne serait pas sorti parce que la voiture était contre le rail, le rail en, ouais, en ouais, métal, Et on se rappelle que Verlaine à Monaco, euh, qui se fait envoyer dans le, dans le rail la tête la première par euh, Button, Euh, il ne sort pas tout seul de la voiture non plus alors qu'il n'y a pas de halo, pourquoi Parce qu'il n'y a pas l'espace sortir d'une EF1 c'est hyper complexe et Joe ne serait jamais sorti de la voiture tout seul, donc euh, oui effectivement, il y a, de toute façon le risque zéro n'existera jamais, on l'a vu avec Grosjean qui lui est vraiment miraculé parce que euh, il serait plus à quelques centimètres près, c'était fini et euh, c'est le cas aussi pour Joe et c'est vrai que le risque zéro n'existera pas mais aujourd'hui euh, les détracteurs du halo n'ont que ça à dire en fait. c'est-à-dire oui c'est plus dur à sortir de la voiture oui, mais Euh, je me rappelle que c'était déjà le cas en 2018 quand Tulkenberg a fait ses tonneaux à Abu Dhabi tout le monde a dit, bah oh oui on a vu le halo l'empêche de sortir s'il y avait eu le feu etc mais 99,9% du temps il n'y a pas le feu en F1 il y aura encore moins parce qu'ils ont renforcé, la, les, ils ont renforcé la, la conception des réservoirs suite, à la suite de l'accident de Grosjean donc en fait c'est bien de vouloir toujours dire oui le halo c'est pas une bonne chose mais non, aujourd'hui il faut dire on adresse les problèmes qui se présentent encore là je pense que le prochain ça va être les arceaux parce que clairement Euh, la FIA va pas laisser passer ça mais ah, ouais. le halo en soi aujourd'hui a et sauvé beaucoup euh... euh... en danger. et puis le règlement de vie 2 si, si les F1 sont plus lourdes avec ce règlement c'est qu'il y a aussi plus de protection latérale qui euh, c'est là l'héritage les... oh. notamment euh, d'Antoine Hubert donc c'est euh, aussi pour ça que les voitures cool. sont plus lourdes cool. voilà. et de moins que l'argument au moins les, les arguments sont plus sur le plan euh, c'est moche oh, euh, on a perdu, euh... Il y a on, réuni, perdu ouais, on a perdu ton son Alex Mon micro s'est débranché, ça fait un petit. Euh... <rire> je peux l'imiter si vous voulez, je, je le fais très bien. Euh, on, on a un coup de cœur qui euh, dit je... Heureusement que la voiture de Joe n'a pas pris feu. Encore une fois, là, Madjuna très bien dit Il n'y a aucune raison qu'elle prenne feu sur cet accident. À un oui. moment donné, euh, je veux bien qu'on soit toujours dans le Heureusement, il n'y a pas pris de feu, oui, mais en même temps, euh, les voitures sont. Enfin, à, à part gros joint, gros ça prend feu. Pourquoi Parce que c'est un, un, un choc gigantesque qui, a, qui arrache le. Le, le réservoir, mais sinon... Juste, euh, oui, on va reparler de l'arceau qui cède quand même, parce qu'en fait, il faut, il faut rappeler que la mode euh, en Formule 1, maintenant, c'est d'avoir des arceaux en fait, euh, Blade, blade c'est-à-dire une seule, une seule lame qui est résistante, mmh. qui résiste, donc il euh, donc, euh, faut rappeler que toutes les F1 sont soumises au crash test, toutes les F1 qui roulent sont homologuées, ont passé les crash tests officiels de la FIA, donc il ne faut pas dire que l'alpha est plus euh, fragile qu'une autre, elle passe les normes exigées par la FIA, sauf qu'effectivement, on a des arceaux, avant on avait des arceaux euh, loop une sorte de boucle comme ça maintenant on n'a plus des, on avait des arceaux en fait euh, uniques peut-être que la FIA effectivement va réimposer ces euh, arceaux -boucle, ça pour avoir deux euh, deux renforts peut-être peut peut-être peut-être doublé du coup la la charge maximale admissible ce qui va augmenter le poids encore des Formule 1 parce qu'il voilà il faut il faut il faut le dire Alpha était revenu justement à cet arceau euh, simple Cet arceau, le Blade, on appelle ça Blade parce que c'est une lame, est euh, revenu cette année justement à cause des contraintes de poids sur CF1 2022 qui sont beaucoup plus. Euh... Oula, qu'est-ce qu'il nous fait, les... Les lèvres, est est les les fait de... Il arrive les abeilles de Sébastien Vettel, je pense. Et il fait un élevage dans sa chambre. Euh... Mais euh... voilà, et donc je ah, pense et... que la FIA va, va vraiment se repencher là-dessus, imposer peut-être de nouveaux arceaux doubles euh, et demander à renforcer peut-être x2 hein, la, résistance, la résistance au crash sur. Sur ça. Et puis l'autre point euh, maintenant qui fait aussi débat, c'est le passage, euh, le passage qu'on appelle le passage de sécurité, le couloir de sécurité qui est entre le, le grillage et la barrière de sécurité, qui est vraiment beaucoup trop étroit. Normalement, c'est un passage qui est destiné euh, euh, effectivement aux commissaires, même pas aux photographes, les photographes qui sont, qui sont encore derrière le grillage. Mais euh, voilà, ce, ce passage-là, si une Formule 1 vient s'y loger comme elle s'y est logée là, il n'y a pas de place pour intervenir rapidement. Donc là, heureusement que que Le pilote Alfa Romeo Guanyu Joe n'a pas eu besoin de, de secours rapides et, et vitaux, il était juste coincé dans sa voiture. Mais s'il avait eu besoin d'intervenir pour une raison X ou Y, parce qu'il avait été blessé, le temps mis pour le dégager aurait été problématique. Moi je mets un, je, je, je mets un petit carton jaune, pas, pas rouge mais jaune, sur la, la réalisation. Vous allez me dire, c'est quand même très étonnant, alors qu'ils ont, euh, ont eu du tact justement en ne diffusant pas les images. Je trouve que là, on a peut-être fait l'extrême inverse euh, dans le sens où il y a forcément une personne dans l'équipe d'extraction qui a vu que Zhou allait bien. Euh, il ouais, y a eu exemple. des infos qui sont montées. Les infos sont montées au fur et à mesure de euh, Ouais, mais euh, je trouve que ça aurait été bien. Et peut-être prendre exemple sur le MotoGP, de mettre une communication officielle, un truc, tu vois, où euh, ah. on, on puisse au moins nous dire... Ben voilà, il a communiqué à la radio que ça va, ouais. enfin, ou, ou il a communiqué Moi, dire, avec les extracteurs, on ne sait pas s'il est blessé, mais en tout cas euh, il est conscient, euh, il, euh, voilà, est, je pense que c'est un truc où euh, voilà, on aurait peut-être pu, et même euh, le, le moment où, parce qu'on est d'accord qu'à un moment donné ils ont montré l'ambulance dans laquelle il est rentré, euh, C'était certainement pour nous montrer qu'il avait fait un geste, parce qu'on avait les informations, et dit, ah, il aurait fait un geste, machin, il y les infos qui remontaient, mais c'était filmé à 8 km, on ne voyait strictement rien. Donc là, euh, vous voyez, c'est le ce genre de choses... Je, en fait, je... Ouais. Moi, moi je pense que les images, de la politique appliquée est la bonne, on n'a pas besoin de les voir rapidement, c'est pas grave et tout. Ça c'était malin. Effectivement, pas, un euh... message défilant disant, il est alerte, il est conscient, il a parlé, etc., qui nous donne des infos en temps réel, ce serait très bien, parce qu'effectivement, Euh, c est, c est même, même pour les pilotes, enfin, ils ont mis du temps à savoir s'il allait bien et euh, a priori sa radio était cassée parce que euh, mmh. c'est la FIA qui a dit à Alpha, qui a, après on a entendu Alpha dire à Bottas que euh, Joe allait bien donc je pense que sa radio ne fonctionnait plus ce qui n'a rien d'étonnant et euh, effectivement euh, c'est... Il euh, y a un manque de communication à ce sujet maintenant, c'est vrai que les gens ont dit oui on a vu des images, enfin on n'a pas vu des images mais les commissaires ont fait un signe en levant le pouce et tout mais ça c'est trop short comme, euh, comme info pour dire mmh. c'est bon il va bien. Parce qu'il lève le pouce, ça veut peut-être dire qu'il est conscient, mais derrière, tu sais pas euh, s'il est euh, paralysé, s'il y a une hémorragie. Si, enfin voilà, ouais, on, on vise large, mais euh, un accident de F1, c'est pas rien. Encore une fois, les chocs sont immenses, donc il euh, faut toujours être prudent. Mais c'est vrai que dire au moins il est alerte ou il est conscient, ouais, ça, ça pourrait être une bonne chose. Après, il y a aussi une chose qui euh, ne, ne maîtrise plus la, la forme, c'est qu'on a, pour ceux qui ont F1 TV et qui peuvent suivre effectivement un départ euh, depuis n'importe quelle voiture en caméra embarquée. Ils ont eu les images de ce qui est arrivé à, à Guanaju. Les images ont vite circulé d'ailleurs sur Twitter, avant même, euh, même qu'on ait des premières informations euh, via, sur les télévisions euh, officielles. Euh, je veux dire, moi, le, le, les images de, voilà, de, de, des tonneaux de, de Guanaju, on les a vues facilement 3-4 minutes avant que la réalisation internationale ouais. se mette à les diffuser. Donc il y a aussi un petit peu ce, ce, ce double traitement-là qui, euh, qui est un peu euh, pas gênant, parce que c'est Ah, c'est les contraintes du direct hein, quand il se passe un événement en direct euh, à la télévision ou autre, et puis que c'est pas prévu et que, euh, que c'est une catastrophe. Euh, malheureusement, c'est diffusé. Bon. Non, non, mais je pense que voilà. Et, et, évidemment, euh, ça, je suis sûr d'avoir fait ou je sais pas, mais une fois qu'on a commencé à entendre que voilà, ça allait, il était conscient, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris F1 TV, je suis allé voir Gastly, je suis allé voir. Enfin, j'ai juste remis les, les replays pour comprendre en fait ce qui, qui s'est passé. Euh, je suis allé voir Albon. Euh, Pour voir ce qui lui est arrivé quand il nous a fait cette espèce de partie de billard là au départ. C'est une chose. Alors, effectivement, Giggs, la caméra de Joe, elle, elle, elle, de Joe pardon, elle a coupé au premier contact. C'est-à-dire que dès qu'il a tapé, la caméra, elle, elle s'est fait la mal. Il n'y avait de toute façon plus rien. De toute façon, euh, plus vu, plus vu le choc qui me sur le toit. Et c'est normal, hein, à un moment donné. La caméra a résisté. Elle <rire> <Je> s'est <'ai rire> baladée, elle a filmé dans le, <rire> <Dans> le <rire> gravier. <rire> Mais, Mais, Mais tu en rigoles. <rire> C'était arrivé euh, au 500 Basia Police en 2007. Il y a un crash où marc part en tonneau. Et en fait, la caméra est juste, est juste tombée sur le côté, et donc tu vois la voiture partir, puis ta caméra qui, bon, bon, bon, qui fait sa vie, elle filme le ponton, le truc. Là. Elle fait vraiment... Tu, tu vois, des tonneaux en direct, ce qui est assez rare. Euh, mais, mais ici, non, non, franchement, euh, voilà, on n'est on on pas passé loin vraiment d'une catastrophe là, pour, pour New Joe, ça va évidemment voilà, euh, faire des choses. Alors, je vois quand même, bon, euh, le chat qui vous dit, sans le grillage officiel sur la tribune, aussi, vous n'avez peut-être pas regardé, la tribune est surélevée par rapport... Oui, la puis, piste. alors c'est pas une bonne nouvelle si la voiture chope euh, le, le bas de la tribune, je veux dire. Hein, pas, mais... mais Le, le grillage il est là pour ça. Au bout d'un moment, peut, en fait, on ne peut pas voilà. dire sans ça, sans ça, parce qu'effectivement, si tu dis ça lui arrive en 90, il meurt. Et si s'il si arrive en 90, il, me, il tue probablement euh, quelques spectateurs. Ça arrive en 70, il tue beaucoup de spectateurs, etc. Parce qu'au fur et à mesure, on a monté les grillages, on les a renforcés. Euh, en 2000, euh, 2000, je crois. Ricardo Zonta a eu un crash à Silverstone, Monument, il est passé par-dessus euh, les, les grillages, mais il a atterri entre deux grillages. En 1994, Pedro Lamy a eu un crash à Silverstone dans un essai privé, il a atterri dans une zone publique. Et c'est justement là qu'ils ont commencé à réloigner les tribunes, et à mettre des grillages en plus, etc. Donc en fait, on ne peut pas dire s'il n'y a pas, euh, pas ça, parce qu'en fait, justement, ça y est, pour une raison spécifique, qui est que la sécurité passive a évolué et que pour avoir le grade 1, euh, les circuits doivent entièrement protéger les... Euh, Les, euh, les spectateurs et dans l'idéal les, les, les commissaires aussi parce que ça d'ailleurs qu'on les voit plus du tout en bord de piste, ils ont maintenant des, des, des endroits où ils peuvent rentrer sur la piste mais euh, généralement ils sont très bien protégés effectivement comme le dit Zoans à la suite de deux accidents mortels en 2000-2001 et, euh, et voilà mais en fait effectivement un crash comme ça arrive il y a 20 ans il y a 7 ou 8 morts et un crash comme ça il y a 40 ans il y a 15 ou 25 ou peut-être même plus de morts mais après Aujourd'hui, non. C'est vrai que c'est super impressionnant parce qu'effectivement, ça paraît presque improbable qu'un grillage stoppe une bagnole de 900 kilos comme ça. Euh, parce que franchement, le choc, et ouais, comme tu dis, l'image où on voit le choc, c'est impressionnant. Très, très, très. Euh, vraiment, la façon dont ça absorbe et puis la façon dont ça tape très fort, mais effectivement, c'est fait pour. Donc après, euh, heureusement, euh, heureusement, effectivement, que, bah, il ne tape personne qui sont devant les... Euh, les grillages, à savoir les photographes et les commissaires, s'il y a quand même des photographes devant aussi. Ouais. Mais euh, voilà, comme, comme le dit Nico, les commissaires sur ce poste sont plus à gauche pour être en trajectoire. Donc après, tout est calculé pour que justement le drame qu'on a évité hier soit évité en toutes circonstances. Ça n'arrivera pas, comme c'est marqué sur les, les billets et les passes pour, sur les circuits, le, le, les sports auto est dangereux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on élimine les trois quarts ou les 99% des, euh, des problèmes à la, à la conception et surtout sur la sécurité passive. Alors, il oh. reste quand même un gros problème pour moi de concession qui n'est toujours pas résolu, c'est ces putains de vibreurs saucisses. Ah, bah, ça, ça, ça, ça, ça euh, je veux dire qu'il faut absolument a... trouver quelque chose d'autre. Là, c'est plus possible. Euh, on a eu le parfait exemple en Formule 2, là encore, bah, sur ce, le, le vibreur saucisse qui fait décoller Auger euh, sur, euh, sur Nissani. Mm. <rire> Voilà, moi, pour moi, c'est plus possible de voir ce, ce genre d'artefact de, de, de, au milieu d'un circuit. C'est comme si on décidait de foutre je sais pas, moi, un, un rond-point au milieu d'un circuit, ça n'a rien à foutre là. Quoi. C est, c est, c est... Et, ils auraient dû les supprimer et... définitivement le jour où Peroni fait sa cabriole à Monza oui. et où il atterrit sur la tête, encore là une fait... fois sauvé par le halo. Euh, et ce jour-là, ils auraient dû supprimer intégralement les vibrations saucisses des circuits. C'est plus possible. Le, le chat avait signalé quand même, Roy Nissani, là aussi on en rigole parce que ça s'est bien fini. C'est quand même un karma instantané du démon. Je descends hors de la piste. <rire> Moi, je trouve que Alors, là, quand même, le ça, karma a moins, et et <rire> vite, ça aurait peut-être moins... fort, Ça aurait peut-être moins fort, quand même. Là, le... <rire> voilà. La question, mais... pousser un adversaire hors piste fait-il qu'on mérite d'être décapité Je ne suis pas sûr de dire oui. Sans Halo, le karma aurait été... Ah là il aurait été dévastateur, je peux te dire qu'on n'aurait pas, pas fait les fiers je, je regardais parce qu'on parlait des, des photographes moi ce qui m'étonne quand vous êtes sur un, un circuit, ça peut être que les gens ne le savent pas vous avez des zones rouges où vous n'avez pas le droit de, de vous situer quand vous êtes justement photographe mais il n'y en a quasiment pas à Silverstone euh, moi je suis, je suis très surpris il y en a une euh, à Club Corner donc c'est en fait euh, euh, dans le dernier virage entre la pit lane et la piste là évidemment bah, tu ne peux pas venir te placer parce que c'est littéralement l'endroit où c'est l'échappatoire pour les F1 qui, qui se tout dans l'entrée des stands et puis il y a un tout petit endroit dans le field qui est le long droit euh, avant, avant COPS mais sinon tout le reste vous pouvez y aller comme vous voulez et c'est vrai que là bah, tu, tu serais photographe droit dans la zone comme ça où est, où est Joe euh, c est, c est... Ah en euh... plus que c'est oui, la zone du départ et que tous les photographes pour le départ sont là c'est euh, difficile de le louper celui-là en, en termes de photographie on a été servi de vidéo aussi Euh, moi ce que j'ai adoré c'est les réactions dans le public aussi parce que il euh, y a les deux types de réactions, il y a les gens qui ont peur, qui fuient mm. et les gens qui restent accrochés à leur téléphone à filmer ouais. jusqu'au dernier moment il y a, y a y y une vidéo a, où on les... voit un mec remonter avec ses oh, gobelets euh. ouais, y <rire> y y y y a... et l'autre pousse-toi toi. Ouais. Pousse -toi et le mec est en train de filmer c'est pousse-toi il y, y en a un qui était assis <rire> dans, dans les escaliers et il, il s'était pas compte ce s'asseoir, c'est malin mais alors il euh, y a des talés il vit vite reparti un Gaillard il euh... y, y a deux types de réactions quoi, qui sont assez voilà je mais bon encore une fois c'est. Ça reste, ouais, le bon côté, c'est euh, que... Pour... vas-y vas Non, pour Nissani, la mort aurait été cher payée, mais 5 classes, c'est pas dingue. C'est vrai qu'il y avait un juste milieu. <rire> c'est vrai qu'effectivement, <rire> <là>, <rire> on aurait pu du le baguette de le la suspense, prochaine course, quoi. <rire> <rire> pas... Ça va peut-être faire un juste milieu sympa. Ouais. C'est tchétché. La sentence, c'est tchétché. <rire> <rire> Alors, comme le dit Blabouille. <rire> pour ceux qui connaissent. Comme le dit, <rire> comme le dit Blabouille, bon, les, les commissaires leur demandent de ne pas être sur la trajectoire. Oui, mais le, le photographe peut venir parlementer en disant, ouais, mais les gars, je reste 2 secondes. Et puis, c'est pas une zone rouge, j'ai le droit d'être là, tu vois, c'est, as tout ce côté. Euh... Mais surtout, surtout, après, encore une fois, c'est que là, tu vois que, bah, typiquement, un accident comme ça, Joe se fait catapulter par l'autre côté, l'angle n'est pas le même, il peut atterrir dans les photographes et les commissaires. Donc, voilà, mais... on, on rappelle, encore une fois, au Mans, en 2011, Mcnich, c'est une boîte de l'enfer, oh, complètement hors trajectoire, parce qu'il fait, il fait le débile sur un dépassement, euh, c'est juste un miracle que personne ne soit tué. Parce qu'il y a une Audi R18 qui se pose en plein milieu des, des zones photographes. Donc, euh, c'est vrai que là, tu vois qu'il euh, faut ah justement ouais. que, les, que les circuits continuent à travailler là-dessus et peut-être fassent des choses un peu plus. Euh, un peu comme à, comme à Macao, des niches pour photographes, parce que ça avait sauvé la vie à quelques photographes quand Flörsch s'est écrasé dans leur, dans leur box. Niche. Le, le, crash, le, niche. Le, le crash de enfin ça fait partie des trucs. C'est quand même. Le, la, la voiture ne passe pas au-dessus du mur juste parce qu'elle est retenue par une roue. Tu comprends pas c'est mm. La, les lois de la physique ont été défiées ce jour-là, ça n'a aucune ouais. espèce de, de logique. Le, le ouais. seul truc logique, c'est la voiture, elle s'écrase dans, dans le grillage et dans le mur, les, les, les 10 personnes qui sont en dessous, elles sont craignées, c'est bastard. Il y a une maquniche. Euh, c'est <rire> vraiment, voilà, c'est... Mais de toute façon, on se rend compte des miracles du sport auto qu'au moment où il y a des drames, on se dit ah, « Putain, mais ce jour-là, en fait, on avait déjà frôlé le, le, le drame. » Parce que là, c'est un peu ce que je disais en début d'émission. On est un peu sur un lendemain... Enfin, moi, j'ai toujours un peu un, peu un, un, un arrière-goût bizarre, ce genre de, de course, où finalement, tu te dis « On est passé très près de quelque chose de grave. » Et, euh, et c'est vrai que tu te rends compte que les, des moments comme ça, il y en a eu plein dans la F1, en fait, où il a, il a fallu beaucoup de chance pour qu'on n'ait pas quelque chose qui se... Que, que rien ne déraille. Et c'est vrai que bah, tu vois qu'à l'inverse... Un accident comme celui d'Antoine Hubert, aussi tragique que ce soit, c'est une fatalité pas possible sur les angles, les vitesses, les rebonds, etc. Bon, en fait, tout se met en place pour que le, le truc soit fatal, de la même manière qu'hier, tout se met en place pour que ce ne soit pas fatal. Et en fait, c'est vrai que c'est ce côté un peu euh, incontrôlé et incontrôlable du sport auto qui est toujours flippant. Alors, c'est vrai que beaucoup de monde dit « oui, mais c'est sport auto, si c'est pas dangereux, machin », mais n'empêche que, oui, de toute façon, risque zéro n'existera pas. Mais effectivement, là, on sent qu'on est quand même passé très près de quelque chose de vraiment très grave. Quoi. On n'a jamais vu autant de, de pilotes sauvés que depuis qu'on a le halo. Alors, Je ne sais pas si c'est le hasard ou les coïncidences, ou c'est parce que c'est nous qui voulons voir ce qu'on veut voir. Il y a aussi ça, la, la, la nature humaine, c'est qu'on se dit, ah ben c'est encore le halo, ah c'est le halo, c'est le halo. Il y, y a du vrai, il y a du vrai dans tout ça. Mais il y a aussi d'autres accidents où c'est passé proche, on n'a pas le halo. Euh, moi, maintenant, quand je vois la résistance du halo, Quand il y a plein de gens qui disent, qui me disent, ça n'aurait pas sauvé Jules Bianchi euh, à l'époque, j'en suis moins certain quand même parce que mmh. c'est vrai que la, la dépanneuse pesait quand même un, un âne mort, mais quand je vois la, la résistance du truc, je me, je me dis que T es censé pouvoir miracle, placer Ça aurait pu passer en dessous peut-être. C'est deux en... Je crois que c'est deux bus impériaux okay, qu'on peut ouais. placer dessus hein, techniquement. Façon, mais en fait, euh, après, il ouais, FIA... y a eu tout le côté décélération qui. Ouais, la, euh, la FIA avait dit euh, en ouais. fait que de toute façon, il y avait trop d'inertie sur la dépanneuse pour que le Halo fasse quelque chose, mais en fait, il n'aurait pas impacté oui. négativement ou positivement. Mais effectivement, c'était les conclusions tirées au départ euh, quand le Halo a été mis en place, avec les conclusions euh, on va dire théoriques du Halo aussi. Aujourd'hui, avec les conclusions pratiques, je pense que les, les, les accidents comme celui de Joe et puis celui de Grosjean sont extrêmement intéressants. Parce qu'en en fait, je pense qu'effectivement, on voit que le Halo est probablement plus solide que ce à quoi on s'attendait au départ. Dogger aussi. tu Nissan. Ouais, oui, j'oublie toujours, mais en plus, il tape en latéral sur le truc. Il... Ouais. En latéral, il résiste. Quoi. Donc, euh... ah, ouais. wow. ah Non, mais c'est wow. incroyable, il ne bouge pas. Quoi. Alors après, c'est vrai que c'est euh, effectivement peut-être plus solide que ce à quoi on s'attendait. Et j'avais vu, euh, vu c'était Xone, je crois, dans le chat qui disait, euh, Ocon et Russell qui dépassent du Halo. Mais en fait, non, c est, c est, encore une fois, le Halo est bien conçu. Alors oui, il dépasse latéralement. Mais le halo monte, il monte avant de redescendre. Mmh. C'est dans le crash de Joe qu'on le voit très bien, c'est qu'il glisse sur la partie du haut du halo. Mais en fait, euh, euh, comment dire euh, Ça ménage une zone. A, a, un mais de non, mais non, sans arceau, il dépasse. Non, car le point le plus haut du halo est au-dessus de leur tête. Mmh. Donc, si tu enlèves le arceau et que tu retournes la voiture, la, la voiture elle repose sur le, le halo elle ne va ouais. pas reposer c'est un, euh, un peu la même, la même ligne qui est tracée euh, de l'autre côté euh, quand la voiture est sur ses routes à une ligne qu'on trace normalement de la cheminée jusqu'au halo pour que le pilote soit, soit safe et là en fait tu as l'impression que ça fait un peu le même effet avec le halo et l'arrière de la voiture qui fait que le halo soulève toujours assez le cockpit alors effectivement euh, ils auraient sûrement eu la tête qui touchait par terre mais il même pas avec les rebonds euh, d'un crash comme ça euh, Joe a sûrement touché aussi, j'attends de voir on aurait sûrement eu le photo du casque à un moment ou ouais, à un autre mais, mais à mon avis il a touché l'asphalte, le, les graviers et le euh, ouais. mur à la fin mais euh, depuis, le, depuis, le, ouais, ouais, depuis le halo on, on, ne, on ne fait utilise plus cette, cette règle là qui, qui permettait finalement de passer ouais. de la tête du pilote de, de, de l'arceau de sécurité jusqu'à l'avant la, de, la, de la monocoque depuis qu'il y a le halo on ne fait plus cette, cette mesure non, c est c est le halo le, forcément se le pilote protège... devait rentrer dans, ouais, dans, un, dans un, un, devait rentrer un triangle, triangle voilà. euh, qui était euh, qui était. Euh, Ride 50 qui nous demande l'amélioration de la sécurité fait-elle prendre plus de risques pour les pilotes oui ça on le sait fin bah oui quand tu vois comment ils roulent, roulent comme des sagouins oui et, oui et non ils ont toujours <rire> les vides et, ben, ils ont toujours pris des risques de toute façon les pilotes c'est on était ironique Manu on était ironique Manu ah non mais <rire> non, non mais non mais je suis pas sûr que je <rire> suis pas sûr que la question non mais la question est, bah, mais, non, mais la, est la question que elle, elle, elle, est, elle est pas bête en soi mais c'est je pense pas pense pas qu'ils roulent comme ça parce qu'ils n'ont pas de risque c'est simplement le, le fait d'être compétiteur de... je pense qu'ils roulent déjà, comme ça plus parce que ça invite aux côtés en fait, c'est parce qu'on leur offre de la piste en plus avec les dégagements plutôt que... On n'a pas de risque. Je pense que c'est plutôt Mais ça... C'est aussi que toutes les, les monoplaces vont beaucoup plus vite qu'il y a 20 ans. Donc, euh, une F2 d'aujourd'hui va beaucoup plus vite qu'une F3000, une F1 d'aujourd'hui va beaucoup plus vite qu'une F1 d'il y a 20 ans, une F3 pareil, et au final, c'est sûr que les cartons sont plus gros. Quoi. Les cartons qu'on a en F2 aujourd'hui, c'est n'est pas loin des cartons qu'on avait en F1 il y a 25 ans. Donc euh, fatalement, c'est euh, aussi ça qui joue la différence. Il y a une question là sur le Halo DF3, DF2 et DF1 sont-ils sont les mêmes Alors F2 et F1, oui, parce que les dimensions sont à peu près les mêmes. F3, c'est une version légèrement réduite, à, je crois à 93%, 80... ouais. oui. 94%, parce que le, le cockpit était quand même un peu plus étroite. Dans une, dans une mais F3. avec les mêmes conditions de résistance, C'est ouais. voilà. globalement le oui. même, le, le même, le même, même pièce, mais adapté bah, selon la, la voiture. Et sur base d'une qui dit la version Indica est moins solide, je suppose. Écoute, la version Indica, elle est faite pour que dans le pire des cas, il y a un contact et la voiture se fracasse dans un mur de béton à 400 km h donc t'inquiète qu'elle n'est pas moins solide du tout, cette version. Euh... Et puis, en plus, il faut oublier que c'est un halo plus un pare brise donc... Voilà, il y a encore moins de, de risques en, en soi, évidemment. Euh, tu ne te prends pas tous les petits, petits débris, mais encore une fois, ne, ne partez jamais hein, du principe que l'Indicat est moins séqueusé que la Formule 1, c'est même l'inverse, puisque les Indicats doivent, elles, simplement répondre Parce au fait que, que le pilote peut taper un mur en béton à 400 alors. Voilà. Parce que eux, eux roulent sur des circuits des années 70. Donc voilà, eux roulent sur des trucs qui n'ont plus rien à foutre dans le monde moderne. Mais ça, c'est <rire> encore autre chose, bien... bien évidemment. Euh, mais, euh... Mais, mais voilà, par exemple, euh, c'est le genre de choses où il faut... il faut être très... Il faut être très attentif là-dessus. Le, le seul problème qu'on a eu dans le crash, c'est évidemment, le, donc on a un peu évoqué, le, le bac à gravier. Encore une fois, le bac à gravier est là à cause du MotoGP. Alors, je dis à cause, Ça allez me dire qu'on a qu qu du mal de la moto. Mais c'est vrai qu'on on arrive tout doucement à une période où on ne peut plus vraiment cohabiter, j'ai l'impression, entre, entre F1 et Moto. Ça devient, euh, ouais. ça devient compliqué sur beaucoup de circuits. Donc, euh, c est, c est, c est, ça, ça me semble quand même difficile. J'ai entendu beaucoup d'échos de la part de, de personnes qui travaillent à l'espace en Corchon et qui disent que globalement, le, le, je vous le dis tout de suite, hein, le retour des bacs à gravier, c'est très très mal vécu là-bas en fait. On pourrait penser l'inverse, puisque tous les, tous les vrais fans de sport auto disent qu'il faut des bacs à gravier partout, et que c'est mieux et mal. Mais oh, euh, il oui, faudrait, faudrait circuler de, de moto et assez... de scooter. Moto et scooter ensemble. Voilà. <rire> j'aimerais <rire> bien voir les motos GP sur les circuits discutés. Les, les trottinettes, elles vont de leur côté, voilà, ils s'amusent. Voilà. Mais... Les deux roues d'un de côté, voilà. Il faut pas avoir autant d'espace. Laissez-le. Alors, mais un, un mètre de large, ça suffit, non, pour les. <rire> ils ont deux roues après. Tout. <rire> voilà, c'est ça. Non, mais c'est, le genre de choses où, voilà, euh, le, le bac à gravier ne serait pas là si, euh, si, euh, si, si la moto ne venait pas à Silverstone, sans doute. Euh, et les gens vont dire, oui, mais alors du coup, il aurait glissé à pleine vitesse dans le mur. Oui, bah écoutez, moi, je suis pilote de F1, je pense que je préfère taper dans n'importe quel angle un mur de pneus avec ma voiture autour de moi, plutôt que d'aller taper un grillage, d'aller euh, finir, euh, finir je ne sais où, quoi. Euh, donc, euh... Mais comme le dit Nico, oui, le MotoGP a payé les travaux à Silverstone, donc effectivement... Si la F1 veut. Enfin, d'autres ah, choses. Après, ouais, ils, payé... ouais, ils avaient payé. Il y a as un asphalte aussi. Ouais. Ils, ont, ils ont, ont, ont payé eu un resurfaçage après le MotoGP, parce que le contrat a été annulé et l'asphalte la a été resurfacé. La course n'a pas eu lieu, oui, effectivement. Donc, euh... ouais. Ouais, si tu mets une Mercedes sur l'asphalte d'avant, ce n'était plus la même chose. En <rire> <rire> donc, euh, donc, non, c'est assez. Euh... Ouais. Je sais pas, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses en fait à voir. Et comme le dit le Breton c'est tellement génial, les circuits 100% habituels avec des voitures en limite, tout ça. Oui, bien sûr, non, mais voilà, c'est je pense qu'il y, y a un juste milieu dans tout mais ouais, euh, après, après le, le hors limite sur les bords de piste, tu mets une ligne d'astroturf euh, qui soit un astroturf vraiment très glissant, tu peux, je peux s'assurer que les pilotes ne vont pas y aller, hein, parce que quand ça. tu perds du grip sur un astroturf euh, c'est soit tête à queue, soit euh, ralentissement donc, euh, je pense qu'on va, fait, on va commencer moment, à y aller dans, ouais. faire ça. et ce serait, ce serait intelligent et pour moi il faut des dégagements euh, bitume à l'extérieur parce que le gravier c'est une catastrophe quand c'était full gravier il y avait des tonneaux quand c'est euh, moitié gravier et des tonneaux au bout d'un moment il faut arrêter parce que Euh, moi, je, je suis pour le fait qu'on n'asphalte pas tout dans le sens où il ne faut pas que le, le circuit devienne un parking et que les pilotes puissent faire n'importe quoi. Mais ou alors on met des capteurs pour que les, les sorties de piste soient pénalisées. Mais euh, moi, le gravier, pour moi, c'est hier, c'est l'artisan du merdier. Il n'y aurait pas de gravier, la voiture va taper à l'envers. Alors tout le monde me disait aujourd'hui sur Twitter, oui, mais il y a un choc à l'envers à 250 km/h. On s'en fout qu'il soit à l'envers. Il y a le halo il y a son Arnaud, son Arnaud, le Hans, tout ça, il n'aurait pas bougé, et le choc aurait été le même, et en fait, ça aurait été un choc contre le mur, alors ça aurait été un peu plus rapide, mais juste un choc contre le mur, là, il prend deux tonneaux, la tête bouge dans les graviers plusieurs fois, avec le risque de se faire pas décapiter, mais d'avoir un coup du lapin, malgré le, le Hans, et pour finir, dans, le, dans les grillages, donc en fait, euh, ouais, pour moi, le gravier, c'est une connerie sans nom, et on a déjà vu dans le passé, euh, du gravier qui faisait l'inverse de ce qu'il était censé faire, je pense à l'accident de Gonzalo Rodriguez, À Laguna Seca, où le gravier le fait décoller et atterrir dans le mur avec un angle pas possible. Donc, mmh. c'est pour moi quelque chose qui n'a pas le, sa place sur les circuits aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est effectivement quelque coup. chose de différent parce que. Euh, donc, à la base, on rappelle le gravier, évidemment, on l'a enlevé pour des raisons. En fait, c'est tout bête, mais euh, beaucoup blâment la F1, c'est aussi, je pense, les circuits. À un moment donné, quand tu n'as pas à gérer un track day où les mecs se tombent dans le gravier tout le temps, c'est très bien pour des circuits comme ça. Quand tu ne dois pas gérer les petites courses de club Où les mecs se tanguent dans le gravier parce qu'ils sortent, voilà, c'est des choses qui, qui permettent d'avoir une gestion beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas pour confiance, c'est un merdier, pas possible, parce que depuis, euh, il y avait un meeting historique euh, il, y a, il y a quelques semaines, les mecs, ils faisaient euh, 10% de la course au drapeau vert, et ils restent safety car parce qu'il fallait chercher les voitures qui étaient coincées. Euh, parce que les pilotes, bah, ce sont des pilotes amateurs, ils ne peuvent pas gérer euh, forcément leur monoplace. Mais ici, voilà, tu le disais, Manu, si tu avais uniquement du gravier, effectivement, la voiture n'aurait jamais fini au niveau du mur. Ça, on est tout à fait d'accord. Alors juste les 15 tonneaux et basta. Bon. Mais peut-être pas parce que s'il rentre comme il est rentré de face dans le gravier, il se fait peut-être juste prendre le coup du lapin dès le premier coup de bac. Parce que là, il rentrait beaucoup plus fort quand même en termes de vitesse que quand il arrivait dans le gravier. Après, tu es euh... censé avoir le Hans qui te protège euh, du coup du lapin. Une fois la tête dans le gravier, je ne sais pas si ça fonctionne bien. <rire> Après, Après, toujours pareil. Il y, y, y a des accidents où le gravier est préférable, il y a des accidents où le bitume est préférable. Ça oui, dépend des Non, ah, mais je les, pense qu'aujourd'hui, effectivement. Et... L'idée bitume uniquement, avec juste de l'astro-turf, parce que tu contentes tout le monde, un pilote de moto qui va glisser sur de l'astro-turf, ça devrait aller. Euh, tu vois, c'est tout ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, la moto, ils sont obligés, pour le moment, de garder du gravier, parce que tu ne veux certainement pas que le pilote aille finir dans le mur de pneus. Euh, c'est malheureusement ce qu'a coûté la vie à, à Louis Salom C'était un concours de circonstances terrible, mais c'était à la chicane de Barcelone. Il avait perdu l'avant, il est sorti, et en fait il n'y avait pas de gravier à cet endroit-là, donc la moto est partie, elle a glissé, glissé, glissé, elle a tapé le mur, bah lui il a glissé derrière aussi, et puis la moto lui est retombée dessus, euh, parce que le mur l'avait fait ricocher dessus, alors qu'avec du gravier, ça aurait euh, limité tout ça, mais donc le truc c'est que tu peux pas spécialement remettre du gravier tout près de la piste, parce que sinon, le pilote dès qu'il sort de la piste, bah, il va faire des tonneaux, machin, et c'est là où tu peux te casser des bras, des jambes, tout ce genre de choses, donc il faut laisser une bande d'asphalte pour que le pilote puisse glisser d'abord de manière naturelle, puis se préparer Au choc, au choc derrière, mais en F1 il vaudrait mieux pas de gravier du tout, tu mets de l'astroturf et je pense que c'est potentiellement la meilleure solution parce qu'un pilote de moto il va rien se faire sur de l'astroturf euh, à Charlotte aux états unis aujourd'hui ils ont remplacé toute l'herbe qui est dans la ligne droite avant par de l'astroturf ce qui permet aux voitures de ne plus s'enfoncer dans l'herbe euh, quand, quand, quand ils sortent de la piste ce qui permet de ne pas avoir cette différence de niveau entre l'herbe et, le, et, le, et la piste parce que Ça reste le même souci. On met de l'herbe à la place du gravier. Joe, il y a quand même une différence. Il tape dans quelque chose et le, les, les tonneaux se démarrent. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, je pense, à, à, vraiment, euh, à vraiment regarder de cet accident. Et c'est encore une fois, c'est l'avantage un peu du sport auto moderne c'est qu'on a des boîtes quand même qui ne sont pas possibles. Et dans 90% des cas, heureusement pour l'instant, ça se termine bien. Donc on peut beaucoup plus qu'à l'époque analyser des accidents dont l'issue est favorable, parce qu'à l'époque... Et euh, réagir, tenais... euh, réagir voilà. à ce qui a été... Dans, dans les années 60-70, ouais. tu réagissais, parce que à chaque fois qu'il y avait un gros accident, il y avait un mec qui se tuait, et du coup, bah, tu, tu faisais des trucs, mais c'était... Il euh... y en, Alors, en a pas parlé on... d'Albon aussi, quand même, victime collatérale de ce... Ouais. De ce... Albon de ce... qui, ah, qui se retrouve... Il lui, deux, trois, lui, hein. Qui, qui se prend 3-4 chocs, là, il fait vraiment, mais c'est... Euh... Et je pense qu'effectivement, euh, c'était dans les... Je pense que les bras ont dû prendre un peu... Fin ne serait-ce ouais. qu'il a dû faire des chocs dans le cockpit ça c'était il y a, y a fort. son coach hier qui a dit qu'il avait une blessure aiguë enfin euh, une, une, une blessure à la à la colonne vertébrale et je pense qu'à mon avis c'est fait un tassement ou un truc comme ça parce que ouais, bah, il a... Euh, je pense qu'il a, il a pris cher et à mon avis le premier choc contre le mur est beaucoup plus violent que ce qu'il a ouais. on, on rappelle qu a, que le choc d'Ocon À plus de 30 G à Miami, il semblait beaucoup moins violent que celui-là. Donc à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il avait fait 40. Non, mais il tape, tu vois, il tape, une première fois en avant. Le corps a à peine le temps de revenir dans le harnais. T'as l'impression qu'il s'en prend sur le côté. il se fait, désarçonner. Effectivement, la colonne, elle a dû, prendre un petit peu. Après, encore une fois, on parle de blessure. Il n'est pas, il n'est pas, il est en train de se Il faut vraiment le rappeler. Comment on le Normalement, Il sera en piste. il sera en piste vendredi. C'est ça. Voilà. On ne vous parle pas de paralysie ou quoi que ce soit. On parle juste voilà une. Je pense qu'il y a effectivement des, des grosses douleurs au niveau de la colonne, mais ça a l'air de, de, de, de bien aller au niveau des, des différents... Bon, ils, ont, ils ont été à, bon, euh, à bonne école avec le marsouinage. <rire> <'est ça>, voilà, <rire> à ouais, à la bonne école, du coup. À la bonne école, <rire> euh, c'est ça. Mais j'ai trouvé très beau aussi sa réaction où les, les, les, les, les, comment dire, les médecins sont arrivés près du, il a fait « Non, non, allez, euh, allez oui. voir là-bas ». Euh, je trouve que c'est suffisamment rare pour essayer mais je pense qu'on a eu beaucoup de, de pilotes qui ont fait preuve d'une grande humanité dans cet accident-là. Oui. Euh, et c'est quand même toujours des, des belles petites choses. Alors après, on sait que ça arrive dans, à chaque fois, hein, ce ne sont pas des, des monstres, mais c'est bien, euh, je trouve aussi, de, de le savoir de temps oui. en temps, parce que certes, ils, ils, se, ils peuvent vraiment être très rugueux en piste euh, l'un contre l'autre, ou même dans, par les mots de temps en temps. Euh, ça reste des, des pilotes qui savent très bien qu'ils se mettent tous leur vie en jeu. Euh, tous les week-ends, et euh, ils, yeah. savent, ils savent s'en souvenir dans ces cas-là. Euh, mais bon, en tout cas, c'était un sacré, ouais, sacré, sacré crash, et là, bon, au moins, euh, de se dire que les 20 pilotes qui étaient sur la grille de départ à Silverstone vont certainement être les 20 mêmes qui vont euh, prendre le départ des premières séances d'essais libres ce, ce vendredi, c'est formidable. C'est 20, 20 pilotes qui méritent leur salaire, hein. à part un, chez McLaren, ouais. mais... Euh... <rire> Aïe aïe aïe! Non, parce qu'à un moment, voilà, <rire> même quand il y a 17 voitures impliquées dans le crash, il n'arrive pas à remonter. Donc à un moment donné. Alors, alors il n'a pas eu d'accident hier, mais par contre il vient de se prendre un missile là. Ça fait du bon. mal. la fâche! Bah, va, va dire qu'il mérite ses 20 millions sur cette année. Là. Alors, oh là là! Oh là mais bon, ça fait un an et demi que je dis qu'il ne les mérite pas. Bon, voilà. T'en compte, compte à quel point il est arrivé bas Parce que quand t'as dit il y en a un qui ne mérite pas, je me suis dit Bah ouais, il parle de stroll. Même pas, même pas, même pas. Ah non, non, Le il ne mérite pas, mais de toute façon, on sait qu'il aura l'argent quoi qu'il arrive. Et s'il a pu en à lrs il il l'aura en héritage. C'est donc... ça. Non, non, mais son, je pense que son père, il va racheter l'Indicard s'il faut, il n'y a pas de soucis. Il va, <rire> va trouver quelque chose et puis euh, tout ira bien on pourra remettre Landstroll Stroll dans une voiture. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on avait envie de vous dire sur ce Grand Prix Grande-Bretagne, qui fut, voilà. Euh, très flippant dans sa première partie mais alors après une fois que c'était vraiment lancé oui là, on, oui fait, on okay. a eu un régal absolu et je pense qu'on a de quoi avoir du, une bonne régalade ce week-end aussi hein, parce que l'Autriche c'est toujours un, un grand prix sympathique plus, plus il y a un sprint oh là là, là moi, il y, je y a je... un sprint respawn et Frétis déjà ce qui paraît ah bon, mais, non, non, mais non il s'est des... toujours pas il posé des il, des est en, il est parti en hélicoptère de Silverstone à Ah, au Red Bull oui. Il est porté disparu quand même hein, depuis le début de la saison. Ah non non, moi je te garante, je l'ai vu passer, il fait, hélico il fait hélicoptère ah, mais en plus pas un gramme de CO2 expulsé, rien du tout. <rire> si parfois, bon, parfois un petit un, un pète petit pet, tu vois, un peu... voilà, ça, ça offre un peu plus de, de, de portance, mais c'est rien, c'est que dalle ah, par rapport à un vrai ouais. hélicoptère. Non, parce qu'eureusement il n'y a pas une déclaration publique quand même depuis... Euh... Mais moi. Donc on ne sait même pas s'il est content. Je pense qu'il s'est rendu compte ou quelqu'un lui a dit qu'il en disait trop. Mais, mais il n'a pas, ah pas, oui, euh, pas parlé sur Miami Non, même pas. Même pas, je croyais qu'il avait il dit quelque chose sur oui. Miami. On peut confondre avec James Corden. <rire> <rire> oui, merci. <rire> oh, ça fait longtemps. Toutes mes, euh... bah non, rega non, regardez, 13 mai 2022. Voilà, bah... Rose Brown, évidemment. Après, ça va faire deux mois, Rosbron ouais, estime que la Formule 1 voilà, va faire son Super Bowl, tout ça. Ben oui, ben bien évidemment, Rose Brown, enfin. Oh. En fait, depuis qu'il est des circuits traditionnels, ça lui pète les couilles, il a hâte qu'on retourne à les remplir plus fort. Ouais. Ben oui, non, mais ça n'a strictement aucun intérêt pour lui, les courses, les courses qu'il faisait quand il était chez Ferrari. C'est pas... pas intéressant. Kenu. Lu... Non, non, il a, eu... il a fait un bon règlement, mais à Liberty, lui a dit merci, au revoir. <rire> de toute façon, il devait, il devait, il devait s'éclipser, non Au bout ce moment-là. C'est que... la fin de la saison, normalement. Ouais, Comment ça, Kenu Reese, veut faire un documentaire sur Bond GP <rire> Oui. Absolument. C'est génial. Mais oui. Non parce que autant, il y en a un <rire> qu'on a vu tout le, il y en a deux <rire> qu'on a vu tout le temps ce week-end, mais j'étais très content, moi, de voir y a du Reeves et Tom Cruise. Euh, oui. Parce que Tom Cruise, on l'a vu dans le garage chez Mercedes, euh, on l'a vu dans la zone des interviews là quand il euh, y avait la fin du, du Grand Prix, on l'a vu monter sur le podium, là recevoir un trophée euh, avec, sa, avec sa belle combinaison Red Bull. Euh, a vu, <rire> la, la vanne, c'est qu'elle ressemble à Perez Bon Dieu. <rire> euh, <rire> <rire> <rire> euh, non mais c'était bien, tu vois. Tu voyais des, ouais. des passionnés quoi. Kaliuris, il était sous la flotte en train de ouais, regarder. Reeves, les... il, a, il a vécu sa meilleure vie. Mais Kaliuris ouais. vit tout le temps, sa meilleure vie de toute ouais. façon. Donc, euh, mec, euh... Mais euh, du coup, il va, nous, il va nous gratifier a priori d'un documentaire. En fait, il connaissait un gars qui était qui bossait chez Brand GP à l'époque et qui lui a dit mais vraiment c'était une histoire de fou et tout ça. Et du coup, apparemment il lui a raconté des trucs et du coup, Kaliuris <rire> a dit mais ça, il faut qu'on en fasse quelque chose parce que c'est trop bien. Et euh, donc, du coup, euh, c'est en cours de, euh, de, faisa de faisage. Mais normalement, ce sera euh, officialisé dans pas si longtemps que ça. Et euh, de, façon, de il vulgarisation. A dit, il a déjà dit... Un euh, <rire> <rire> <rire> <rire> GP, mais elle a collé 4 secondes à l'autre voiture, <rire> c'est premier test, mais <rire> c'est dingue. <rire> mais voilà, donc... Euh, Avec le ventilo. Bon... Euh... <rire> On, <rire> va On va être mauvaise On Ouais, voilà, donc ça pourrait être très sympa. Ouais. Non, mais quand je lis la déclaration oh, que vous avez mis sur Nexen où il dit, la fauta, la mauvaise discipline par... Non, mais le mec connaît tout, quoi. il mais connaît oui, les mais c'est ça, c'est passionné, en fait. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est formidable. Et... Oui. Il faudrait plus de canneries bon. et moins de... de... Ça s'appelait comment la rappeuse, l'an dernier euh... <rire> <rire> <rire> enfin, Après, Meghan, elle peut faire son travail, mais je m'en fous, mais qu'elle ne vienne pas la... voir des courses de la fin. Excusez-moi. Enfin bon, elle, elle peut le peu C'est du compte En plus, donc. il a répondu à Martine Brundle en, euh, en lui disant... En gros, oui, de toute façon, je pourrais t'interviewer dans le documentaire, si tu veux, comme ça, ce serait pas toi qui interview les gens et tout. Donc, euh... Tu vois qu'il est vraiment au fait de ce qui se passe en F1, quoi. Ah, C'est ouais, là aussi que la Formule 1 redevient un sport euh, ultra populaire. C'est qu'on commence à effectivement, y consacrer plus de films, de séries, de ouais. euh... De ah là quand tu un vois la liste qui est prévue ouais, avec et... euh, tous les trucs dans lesquels Lewis Hamilton est impliqué, avec Apple TV+, avec tout ce genre de choses, Cardo aussi, ouais. avec Dernier qui a réussi, non, mais lui, à un moment donné, c'est grand bluff. <rire> l'autre, il ne met plus un pied devant l'autre. J'ai un super documentaire sur ma personne, sur Udu, vous allez voir, c'est génial. Je prends 10 millions. Ça va être une série fictionnelle où... façon Entourage ou Bowlers. Il... Une série où il est performant Oh. Ça. Oh, non, les, les premières images Ricardo qui fait... Truc qu'il n'a pas fait depuis, depuis deux ans... De... <rire> en fait, ça va être une dystopie, juste. <rire> bon, il a le droit de quand même, Ricardo. Ça va faire. être les, les quatre dernières, <rire> sais, dernières saisons de Ricardo il gagne le titre. Et le dernier plan, le <rire> dernier épisode, c'est Ricardo dans son lit fait. <rire> et, et voilà, c'est tout. <rire> c'est la fin, merci. Stranger Things. C'est <rire> le monde à l'envers. <rire> Et pas les oufs, ça, pardon, le monde à l'envers. <rire> pardon. Oh merde. Ouais, on va arrêter. Alors, bien, par bien. contre, moi, je, je, je trouve quand même, pour terminer cette émission, qu'on avait un pilote à l'hôpital, un autre qui avait fait tout. qui avait dingues et tout, et tout le monde a célébré cette course. C'est vrai. J'ai trouvé que c'était de très mauvais <rire> goût. Un pilote Red Bull a fini à l'hôpital. <rire> et Red Bull a quand même fêté à deuxième place de. J'ai vraiment trouvé que c'était un manque de, mm. de savoir-vivre. Là, j'étais je, je, très ça. touché. Euh, normalement, plus... non... enfin, on revient... enfin, un an avant, Verstappen se prend 51G. Moi, je, je trouve quand même que c'est pas... Si El oui, pas... Marco... Il euh, si a elle démontré qu'on passait à 2... Deux... Oh, ouais, c'est vrai. Mais si, si Elmout Marco suit ses préceptes, normalement, il ne parle plus à Elmout Marco à partir de, de puisque l'année dernier c'est ce qu'il avait fait avec Toto Wolf, puisque euh, Wolf a été libéré. En tout cas, Elmout Marco, il voit tout ça d'un mauvais oeil. Euh, la semaine prochaine, dans Grand Prix, on se retrouve <rire> mardi, bien évidemment. <rire> C'est facile. Une hein. comme ça pour, <rire> pour partir. On se retrouve mardi euh... du coup pour euh, bah, revenir sur le Grand Prix d'Autriche et le, et le sprint, s'il vous plaît. Euh, bien évidemment. Donc avec grand plaisir, ce sera mardi prochain à 20h30. Pas de récit café cette semaine. Mais hey, on ne voudrait pas un récit café du 14 juillet. Donc là, à un moment donné, euh, ne vous plaignez pas. C'est un triple header la F1 c est, c est, ce Non, non c'est deux double headers. Ah, c'est deux, deux double headers. Donc euh, le Grand Prix de France n'est pas. Euh, dans deux si, semaines tu... mais dans trois semaines rappelle-toi la F1 non. a dit en 2018 qu'il n'y aurait plus jamais de triple, de triple LR, Donc oui donc c'est pour ça que l'an prochain mec. ils vont en faire quatre de suite <rire> ça va être mieux rassuré. ça sera vraiment mieux l'an prochain ouais. il n'y aura pas de Prix de France et de Prix de Belgique <rire> d'ailleurs tu vois qui a l'ami Goodcar qui nous dit euh, c'est Steven Spielberg qui réalisera la transmission du Grand Prix d'Autriche euh, oui, évidemment, évidemment. Dans, son, dans son jardin <rire> oh. Manu, Manu oh. il y avait Il y avait beaucoup de méprisage hein, dans, ce, dans cette réaction. Le, ah oui, c'est pas c'était un encouragement. <rire> oui, oui, oui. Oui, très bonne blague. Ah oui, bravo, super <rire> T'as cassé la caméra. Ce... Non, <rire> Michael, Michael non. Bay, c'est celui qui a fait le Grand Prix Autriche. Du coup. Et celui non, de Paris ouais, en 2020. Ouais. Ça, c'était Michael Bay. Ouais. A... Michael ouais. Bay, il a à Singapour, lui, pour la Marina. <rire> Allez, oui, oui. Allez Pensez <rire> moi pour... Pensez ému pour Alex, qui va juste regarder depuis tout à l'heure et qui se dit, mais vraiment, mais ils ne font que dire des conneries, ceux-là, c'est magnifique. Merci d'avoir été Alex, on s'excuse évidemment que, que l'Arcène Lupin soit venu malheureusement euh, embêter cette merci émission. Merci Manu, merci Franck aussi d'avoir été là. Merci ce à ce tous. Grand plaisir. Merci je m'excuse évidemment auprès de toutes les personnes qui attendaient mes chroniqueurs, puisqu'on m'a dit euh, moi, à 22h15, euh, je m'en vais. Hein. Il est 22h49 et nous allons rendre l'antenne avec joie bonne bonheur et à Merci au chat, excellent comme d'habitude continuez de faire des blagues sur sur God New Joe, si vous voulez mais gardez votre tact légendaire je viens de dire qu'un chat Twitch avait du tact quand même je, vous vous rendez compte que <rire> c'est c'est assez... pas... Pas, gagné pas gagné d'avance. allez on se retrouve mardi prochain les amis à la prochaine, ciao ciao et restez fidèles on, on regardera Driven avec Manu aussi pendant ce mois de juillet on va tenter de, oh oui. de se mettre quelque chose ouais, comme ça <rire> à, à, à la prochaine, hein. ciao ciao, <rire> ciao. ciao.